bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Twitch et Next Auto. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Grand Prix, c'est votre émission 100% Formule 1. Et 100% podium de Fernando Alonso aussi, parce que ça y est, hein, c est, c est... Il est l'un des trois seuls pilotes à être monté sur tous les podiums du championnat du monde de Formule 1 2023, c'est une statistique à noter. Euh, ils ne sont déjà plus que trois, rendez-vous compte, excusez du peu, hein, voilà. Bon, bah oui, le niveau d'étanchéité est assez... Euh... Assez faible depuis hier. donc rassurez-vous, même depuis dimanche, donc tout va bien, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer avec nous allez entre 1h30 entre et 2h, on va, on va tâcher d'être dans ces eaux-là comme d'habitude, on se retrouvera donc dans 3h12 pour mettre un terme à cette émission après la, la vanne de trop, ah, ça c'est certainement ce sur la vie mais on va revenir en, en complet et en entier sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite de euh, Formule 1 remporté donc eh bien, par Sergio Perez devant Max Verstappen, Fernando Alonso, George Russell, Lewis Hamilton, de Mercedes dans le top 5, de quoi ce n'est pas utile. <rire> Carlos Sainz 6ème devant Charles Leclerc, Stephen Ocon, Pierre Gasly et Kevin Magnussen pour le top 10, donc les pilotes qui ont terminé dans les points. Mais écoutez, vous voyez que la, la team, l'exercice Yoto, est quasiment au complet. Compris à le pauvre euh, entre, entre le podium, non-podium, podium, non-podium, non podium, il, voilà, il est un petit peu perdu. Et puis en plus, il a failli marquer des points ce week-end, donc on le laisse... Euh, laisse se reposer un petit peu, mais Alex est bien là. Comment ça va Ça va, ça va très bien. Bonjour, euh, bonsoir à tous. Euh, alors, pour parler de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, dont le suspense euh, n'aura pas été insoutenable, mais il nous a réservé euh, quand même euh, des petites querelles internes, même chez Red Bull, un peu chez McLaren, et aussi un nouveau numéro d'amateurisme de la part de la FIA. Vous que ça, c'est un beau programme pour ce soir. Hein. Et, et, et j'espère que le chat va le remarquer, mais Alex ne laque like pas pour l'instant. Ah, oui. like bah, bah, on va toucher du bois, hein, bien sûr, on va crush the fingers, et ce sera formidable. Franck, tu est aussi avec nous, comment ça va Bonsoir, bah, écoutez, ça va très bien. Euh, finalement, un grand prix un petit peu agité, bah, grâce aux petit pépin mécanique euh, chez Red Bull, notamment en qualification pour Max Verstappen, qui nous a un petit peu relancé notre, notre dimanche. Voilà, ce n'était pas une, une petite balade de santé tranquille pour les deux Red Bull à l'avant, mais ça aurait pu l'être. Mais il euh, y, y a pas mal de petites choses à dire, effectivement, euh, comme l'a dit Alex... Euh, les petites querelles internes chez Red Bull, les petits problèmes de fiabilité, ouais. euh, McLaren toujours à un niveau absolument affrayant, euh, euh, et Fernando Alonso le magnifique voilà, qui a réussi ah. à monter donc, euh, trois fois sur le podium en deux courses, puisqu'il est monté, descendu et remonté, parfait, cet homme est magique. Alors Ali 50, tu me demandes si on va parler de France en F2, ah non, ça c'est jeudi, ça c'est dans le Racing Café, ici c'est de la F1, c'est que de la F1 Et parfois des petites choses annexes, mais que de la F1, sinon, ça n'est que ça. Donc euh, le, la F2, ce sera dans, dans le Racing Café de jeudi. Puis Madu, qui, bon bah, qui est avec nous, hein. Au, au moins, euh, on, on a de l'orange autour de nous. Enfin voilà, il y a de l'orange qui marche un peu, quoi, au moins dans cette émission, après. En plus, je ne sais pas. Bah oui, bon, bonsoir à tous, effectivement. Alors Je suis un peu outré, parce que du coup, il aura fallu trois minutes avant que McLaren se prenne un tacle dans cette émission. J'espérais <rire> que ça allait un peu plus loin, et puis je puisse partir après la 8ème écurie, histoire de je vais vous laisser parler de McLaren bon, je resterai jusqu'au bout du coup pour, pour moi aussi apporter ma contribution mais effectivement on a beaucoup de, beaucoup de choses à voir après c'est vrai que rien que chez Red Bull ça a été un week-end pas, si, euh, pas si simple malgré les 44 points Eh oui c'est assez compliqué ce qui s'est passé chez Red Bull, on va en parler tout de suite merci beaucoup à Camion de Lubrifiant qu'on salue toujours avec grand plaisir, qui s'est abonné de nouveau avec Twitch Prime, merci et qui nous dit autant de personnes attentives à la direction de course dimanche dernier que de points pour McLaren cette saison ça, oh ça, ça, a encore, euh, ça a encore été bien deuxième, ah, son deuxième tacle je... on va les compter des tacles ouais, <rire> c'est double tacle, c'est tacle FIA plus McLaren celui-là ça... il, est, il est technique il est technique, ça ne siffle pas en Angleterre on continue bien sûr non, euh, je, je... m'excuse par avance hein, euh, <rire> envers nos amis dans le chat, enfin, je, je lague complètement je ne sais pas pourquoi, aucune tous les voyants sont au vert tout, tout est fantastique sauf le fait que je lague énormément mais c'est L'application qu'on utilise pour se voir, c'est un peu compliqué. Il euh... type dit il y a pas mal d'écuries qui aimerait un week-end pas simple comme celui de Bulle. Tout à fait. Ah, mais ça c'est mais... sûr. Ça reste compliqué à gérer pour eux, de temps en temps. On va... euh... Ah sur le live je ne lag like pas. C'est formidable dans ce cas-là, j'en suis absolument ravi. Attention alors là, ça, ça a marché aux répétitions. <rire> Donc je ne garantis rien, mais si j'appuie normalement... Oh là là, c'est beau. Oh, j'en suis, suis tout ébouriffé. Euh, le week-end de Red Bull, donc, eh ben, regardez, hein, à part, à part l'autre nul qui se qualifie 15 e là, bon, bah, sinon, c'est parfait. <rire> Nous, ici, dans cette émission, ça fait deux ans qu'on dit qu'il est surcoté. Donc, au bout d'un moment, on est content de voir ça. Que... <rire> Son équipier fait la pôle. Lui, il se qualifie 15e. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Euh, non, hein, on rappelle que Max Verstappen a, a subi un problème de transmission euh, lors, de, euh, lors de la Q2, ce qui l'a empêché de, de réaliser un chrono. C'est pour ça qu'il partait aussi loin. Mais bon, il est quand même remonté assez facilement deuxième. Hein, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été euh, très compliqué à gérer pour lui. Et on va pas se mentir non plus, il y a peut-être eu de ma part un petit yes quand je l'ai vu euh, tomber en panne. <rire> Ce qui était le plus chiantant <rire> c'était pour les gens qui étaient autour de moi dans le magasin parce que je n'étais pas chez moi <rire> pendant un calif. Qu'est-ce qu'il qu qu fait et Je regarde son téléphone en faisant yes, qu'est-ce que c'est que ça bah, Surtout que c'était un magasin Red Bull. Ils ont pas compris. J'ai pris tout le, rayon, tout le rayon de Red Bull et j'ai tout balancé par terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Euh, ah. Mais bon, mis à part ce souci, alors déjà tu commences par un souci technique, ce qui est jamais bon quand c'est la deuxième course du championnat, bien sûr. Euh, mais surtout ça, ça revient un petit peu en course, quoi. C'est vraiment euh, euh, toutes ces histoires à la radio. Donc euh, Max Verstappen qui est allé chercher le, dernier le meilleur tour dans le dernier tour de course pour conserver la tête du championnat. Vous remarquez qu'il a un point d'avance sur son équipé Sergio Perez. Euh, ça c'est fort. Quoi. On commence par quoi la, la côté technique déjà Avant, avant d'aborder oui. le côté humain Voilà, Commençons par le euh, côté simple. <rire> voilà, le côté simple, le côté technique. Il euh, faut déjà, quand même déjà rappeler que Verstappen, c'était plein déjà sa transmission à Bahreïn. Ce n'est pas des problèmes extrêmement nouveaux chez Red Bull. En tout cas, Verstappen a, a l'air d'être extrêmement sensible au comportement de sa boîte de vitesse, de sa transmission. Euh, donc effectivement, s'il y a des à -coups, des, des sous-grosseaux, des vibrations, il, il a tendance vraiment à les les amplifier à la radio en tout cas, à juste titre peut-être, euh, peut-être que Perez effectivement pour l'instant est épargné par cela, ou peut-être qu'il est moins sensible à cela, donc ça c'est peut-être aussi à Red Bull de nous faire de la lumière un jour euh, là-dessus, Mais euh, voilà, et, et effectivement, ça coûte une très belle qualification à Verstappen, qui dominait quand même les trois séances d'essai libre euh, de la tête et des épaules. Hein. Clairement, euh, Pérez était à 3, 4, 5 dixièmes euh, sur l'ensemble des trois séances. Alors là, c'était de nouveau le, le retour un petit peu à, à la petite clacounette euh, habituelle de, de Max sur, sur ce circuit. Euh, et euh, donc voilà, donc, du coup 15ème, parce qu'il n'a pas, par pas pu participer à la Q2 euh, de manière euh, avec, avec sa, sa voiture. Ce qui, du coup, effectivement, réjouissait, je pense, beaucoup de monde, à part peut-être les fans de Max. Voilà, on se disait, au moins, voilà, on aurait une jolie remontée. On avait déjà la remontée de Charles Leclerc, on en parlera, à surveiller. Il y avait aussi la remontée de Max aussi dans le peloton. donc euh, pour, pour pimenter un peu ce début de saison euh, qui est un petit peu dominé par Red Bull, je pense que tout le monde, euh, tout le monde était un peu content de voir que dimanche, ça n'allait pas être une promenade tranquille pour, pour Max. Mais Max a encore eu encore des, des problèmes de, de vibration euh, à la fin de la course euh, que son équipe n'a pas vu Euh, la télémétrie, donc à mon avis, c'est pas forcément quelque chose qui se surveille avec un capteur. Voilà, il suffit que l'axe soit l'arbre de transmission soit un petit peu désaxé ou il y a une petite faiblesse. Euh, voilà, ça, ça, effectivement, ça génère des vibrations, donc il a dû ralentir. Donc, euh, d'après lui, c'est aussi ce qui lui coûte la victoire, évidemment. La, la peau loupée le, en calife lui coûte la victoire et la, ces vibrations là, effectivement, l'empêchent d'après lui, euh, effectivement, d'aller chercher euh, Sergio Perez devant lui et, et d'aller l'attaquer pour, pour la victoire. Quoi. Donc, voilà. Et ça l'a beaucoup agacé, ça l'a énormément agacé. Euh, ça l'a tellement agacé qu'il qu n'a pas participé au débriefing de la qualification. Voilà. Euh, et effectivement, il s'est aussi bien dit, bien, bien écharpé à la radio avec son ingénieur pour dire dire il y avait un problème et qu'il fallait le croire. Donc, euh, je pense que quand il dit qu'il y a un problème avec sa voiture, il faut le croire. Quoi. Donc, euh, c'est y a vraiment un, un point faible sur cette Red Bull, c'est la transmission. Donc à surveiller pour les prochaines courses. C'est très bien, c'est un point faible cette voiture parce que bon, pour, pour nous spectateurs neutres, c'est mieux. <rire> si ça peut ajouter un petit côté imprévisible, non bah, Surtout que malgré ces problèmes-là, ils étaient quand même largement devant en rythme de course. Ils étaient quand ils ont, parce qu'il y a eu toute la phase après le safety Car où ils ont roulé à fond. Euh, et en fait ils étaient une seconde plus vite qu'Alonso une seconde mmh. 5 plus vite que les Mercedes et deux secondes plus vite au tour que les Ferrari Donc, euh, et ça c'est des, des chronos moyens sur euh, je crois que Ferrari c'était une seconde 8 en moyenne sur 15 tours je crois Donc, euh, c'est euh, colossal on ne se rend pas compte euh, déjà bravo à Aston Martin d'avoir limité mmh. et donc, ils ont clairement repris du temps à Red Bull par rapport à ce qu'ils faisaient avant mais Ferrari prend une, une pile absolue et malgré le fait que les Red Bull n'étaient pas au mieux donc euh, J'attends de voir un week-end où ils auront totalement, le, totalement le, le, la, la piste libre, entre guillemets, et puis la voiture qui ira bien. Ça risque d'être vraiment, vraiment dur pour la concurrence. Et probablement, on verra, euh, on verra des Red Bull encore plus rapides. Donc, c'est vrai que finalement, euh, ouais, c'était euh, assez impressionnant de les voir, de voir Verstappen à remonter aussi vite. En fait, que de toute façon, à la mi-course, un tour avant la mi-course, il était deuxième. Donc, c'est quand même quelque chose. Ouais, mais là, on s'y attendait au moins. On a, eu, on a eu la Hongrie et Spa l'an dernier pour, pour nous préparer. Parce que... Oui, mais c'est moins pire que Spa, parce que Spa, il était troisième au deuxième tour l'an dernier. Donc... Mais bon, c'était assez oui. game, plus de facilité à dépasser. Et sur la, sur la domination de Red Bull, c'est vrai qu'on peut aussi tout de même euh, la relativiser. Alors, bien sûr, parce qu'il y a ces incertitudes sur la fiabilité et sur la transmission, et en termes de performance pure, alors peut-être surtout euh, en qualification, finalement, Ferrari en particulier n'est pas si loin, parce que Charles Leclerc terminait seulement à un dixième et demi de Pérez en Calif, alors sans doute que Verstappen serait les deux ou trois dixièmes plus vite, et à Bahreïn c'était euh, trois dixièmes. Et donc tout cela, ça fait relativiser les propos de, de, de Hamilton, qui disait, ici euh, il s'y connaît en la matière, il disait que la Red Bull était la voiture la plus dominatrice de l'histoire, alors bien sûr il y a un peu de, de jeu tactique, et un peu d'exagération euh, dans ces propos de, de Hamilton, puisque c'est des oreilles, c'est... Bon, bon, on va sortir aussi un article sur un qui, qui, qui a calculé l'avantage voilà, comparatif des 1 les plus rapides au fur, au fur et à mesure des saisons. Alors, pour le moment, euh, sur les deux Grands Prix, évidemment, ça fait un petit échantillon, mais Red Bull avait un, un avantage de 0,250% en performance sur Ferrari, donc ça veut dire à peu près 2 dixièmes et demi euh, par partout. Et en fait, cet avantage était quatre fois plus important du temps de euh, l'ère hybride de la domination de Mercedes. C'était quatre fois plus important en 2014, et quasiment la même chose en, en 2015 et surtout en 2016. Euh, Et quant à voir si c'est la, la F1 la plus dominatrice de l'histoire, c'est encore fou si on prend un peu plus de recul, puisque euh, si on écarte un peu les années 50, il y a peut-être de, de gros écarts. En termes de, de ratio performance pure, la F1 la plus dominatrice de l'histoire, c'était la Williams de 92, avec un outage de, de un 6%, je crois, avec un poil devant la McLaren de 88. Donc voilà, évidemment, donc, cette Red Bull, on a une grosse impression de, de domination. Mais si on regarde euh, finalement les, les écarts euh, en termes de, de chronomètre, euh, la, euh, la F1, bien sûr a vu mieux en termes de performance euh, pure, mais on a peut-être été aussi entre guillemets mal habitué par ces dernières saisons où deux équipes avaient toujours commencé euh, finalement avec des performances très proches, même l'an dernier, Leclerc et Verstappen luttent ensemble à Jeddah, voilà. Donc on est revenu peut-être à une phase un peu normale de, de cycle de domination de la F1, mais Euh, qu'on peut aussi remettre hein, dans, la perspective, euh, dans cette perspective historique-là. Donc, euh, ce n'est pas forcément la fin la plus dominatrice de l'histoire, euh, pas du tout même. Et en plus, il y aura voilà, les, les budgets plafonnés, euh, les réglementations, la, la pénalité en termes de temps de soufflerie. Donc, euh, voilà, aux fans qui commenceraient à, à désespérer, on peut leur dire... Euh, bon, d'abord, on peut leur dire que Red Bull fera sans doute un double en Australie, mais on peut leur dire que ça sera peut-être autre chose en deuxième moitié d'année. Alors, après, euh, j'avais aussi lu des gens qui justifiaient les propos d'Hamilton en disant qu'ils qu parlaient plus, en fait, du... Euh de la vitesse en, en, en ligne droite parce que là pour le coup elle était elle est diablement rapide cette voiture une fois qu'elle ouvre le DRS elle, est, elle, elle était 16 km plus rapide, 16 km heure plus rapide que, que, que la Mercedes d'Hamilton ouais. ce qui, ce qui et bon en après fait, ça, que... ça ça dépend des, bah, des réglages etc ouais. bien sûr mais ce qui est prodigieux c'est qu'ils ont quand même conçu la voiture qui est la, la plus rapide du peloton <rire> la plus rapide en courbe mais la plus rapide en ligne droite maintenant donc ça ils ont, ils ont fait ce qu'on appelle une, une bête hein. vraiment voilà, c'est ouais. une machine à tout faire Euh... Ils, ont, ils ont corrigé les failles de la, de la précédente de toute façon il n'y euh, avait pas beaucoup de failles sur la précédente et il y en a encore moins sur celle-ci et euh, ils ont encore le temps de corriger les rares failles qui restent dessus donc de toute façon c'est clair qu'ils vont être euh, l'équipe à battre encore pendant un moment, ça il n'y a pas de doute mais bon après le fonctionnement de la f 1 actuel fait que ça ira plus vite à rattraper pour les autres équipes que dans les aires de domination précédentes. Je sais qu'on nous écoute évidemment dans le peloton et dans le paddock de la f 1 donc Manu, euh, chez Williams ils ont levé les sourcils en fait Comment ça, des failles l'an dernier <rire> C'est nous qui avons <rire> des failles, c'était pas eux. Ils n'avaient pas de failles dans cette, euh, dans cette voiture. Mais bon, au moins, il reste quand même un petit côté euh, un peu compliqué à gérer. C'est donc eh bien, les, les deux pilotes. Alors bon, on nous dit que. Euh, alors effectivement, il ne faut pas non plus complètement se fier aux, aux communications radio qui ont été montrées euh, à la télévision dimanche, parce que bon, c'est comme d'habitude un, euh, un tout petit peu coupé. Donc il y a eu quand même plus de d'explications entre, entre Sergio Pérez et son ingénieur sur le rythme, sur ce qu'on a demandé à Max et ce genre de choses, mais toujours est-il qu'on voit quand même que c'est pas la grande, la grande forme, hein, la grande fiesta, bon de toute façon Max Verstappen a ses raisons euh, et, et, et on le sait euh, on a aucune idée des raisons, mais en tout cas voilà il, il ne le redira plus euh, mais, mais le, le problème c'est que voilà, euh, il se retrouve à, à se battre pour le point du meilleur tour alors là ça va, il y a 5 secondes et quelques à l'arrivée donc c'est pas très gênant mais Est-ce que ça pourrait ne pas commencer à être un petit peu euh, plus compliqué si par exemple en Australie on peut, peut l'espérer euh, Perez est proche de Verstappen et du coup bah, on se retrouve avec une vraie lutte pour, entre les deux pour la victoire Franck Non mais il y a un vrai, un vrai problème de communication déjà chez, chez Red Bull. Je veux dire on, on, on informe effectivement qui a le meilleur tour on leur dit On leur dit d'assurer de faire attention aux voitures parce qu'effectivement, il y avait Pérez qui avait une pédale de frein qui allait un petit peu trop au plancher et euh, Verstappen qui a des vibrations. Euh, et ils savent très bien que Verstappen va tenter le meilleur tour. Il, il, personne, personne ne va lui dire non. C est, c est, la Mercedes a sa Diva, c'est sa voiture. Et Red Bull a sa Diva, c'est son pilote. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, Verstappen, vous ne vous lui ferez jamais faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, euh, donc Pérez, effectivement, qui était en train de, de commencer à faire le meilleur tour sur le dernier tour, sur les deux premiers virages, il améliorait tout, il améliorait tout avant, de, avant de relâcher son effort, en lui disant qu'effectivement, ça ne se jouerait pas. Euh, et Verstappen, effectivement, il va. Donc, euh, Les communications radio sont un peu floues, en fait, si on les écoute bien, ils ne disent pas, on vous interdit d'y aller, on vous dit juste "gardez le rythme, voilà, tel, tel, tel tour, tel. on ne vous dit pas, ne le faites pas. Mais, C'est amené assez subtilement du. Je crois que maintenant c'est bon, Perez a compris, euh, il va faire comme euh, Verstappen, il va, il va plus s'emmerder. S'il sent qu'il a euh, la possibilité d'aller faire le meilleur tour, il ira faire le meilleur tour. Et si les deux s'amusent à ça et qu'il y en a un des deux qui se crache, eh bien tant mieux pour nous, je veux dire. Euh, au bout d'un oui, moment. Ou qui casse la blessure. Voilà, mmh. Qui casse la voiture et, et, et ils se font remettre peut-être les. les... Alors, je... Si c'est Pérez qui casse la voiture, je pense que Verstappen rigolera bien. Si c'est Verstappen qui, qui la casse, euh, ça ne sera, sera pas la même, mon avis. Donc, euh, donc voilà, il euh, y a une faute du côté de Red Bull à, à ce niveau-là. Euh, Verstappen qui, qui désingue son, son équipe aussi derrière par, par rapport au problème de fiabilité, que ce pas normal, qu'à ce niveau-là, ça ne doit pas arriver. Enfin voilà, il, vraiment, il flingue son équipe. Parce que pour lui, il n'avait jamais de la vie, il devait finir deuxième. Euh, il devait finir premier. Il devait faire, euh, je, je vais ressortir d'autres déclarations qu'il a tenues. Euh, euh, je les sortirai demain matin. Où il dit clairement que de toute façon, même sans son problème de vibration, il, il aurait été attaqué, euh, Checo, il l'aurait passé. Voilà, c'était comme ça. Ah. Si, si, si, si Perez est resté avec 5 secondes d'avance, ce n'est pas, pas parce que Max est resté derrière, c'est juste parce qu'il il, il gérait sa bagnole. C'est un petit peu ça qu'il a foutu un peu en. Un peu crispé aussi, euh, déjà après les qualifs à cause de son problème, mais aussi après la course. Donc, franchement, il, voilà, il, a, il a désingué Red Bull, et il n'y a personne chez Red Bull qui ira, lui, qui, qui ira le contredire. C'est le roi, euh, Max Verstappen, c'est le roi, et à juste titre, voilà, il profite effectivement de son statut de meilleur pilote euh, de chez Red Bull, certainement peut-être meilleur pilote du plateau en ce moment, en tout cas avec la meilleure voiture. Ah, euh, voilà, parce que je, je pense qu'effectivement Verstappen est en train de passer peut-être une, une tête au-dessus de, de Lewis Hamilton dans, le, dans ce contexte de cette F1-là. Je je sais pas à, à F1 égale, mais dire, avec ces, ces circonstances-là, cette facture là Verstappen il est vraiment très très fort. Donc je, je rends toujours à César ce qui appartient à César. Verstappen à ce est impressionnant. Mais voilà, il a toujours ce caractère tête de con euh, que j'aime bien ressortir. La et première tête de con de l'année, c'est beau. Là, là, qui qu l'a ressorti encore, voilà. et au lieu de, de féliciter son équipe, au lieu de, au lieu de tout ça, et ben non, il trouve quand même le moyen de, de la dézinguer, quoi. alors, alors qu'ils font un et 2. Voilà. Je passe aussi effectivement sur, sur Jos Verstappen, qui, qui, qui snobe de manière absolument incroyable, Sergio Perez à l'arrivée, qui ne le félicite même pas, ou ne serait-ce qu'une petite poignée de main. Ils ont fait une vidéo ouais, de, un de, de derrière, on le voit après, une fois que la caméra a changé, voilà. Et elle est passée voir Aston Martin qui était mais... en train de faire une teuf pas possible. Euh, là, il a, lui il a serré la main il lui a dit, bien joué. Donc oui, mais, mais pas, pas sur le direct. Voilà. Donc, euh, ah oui, mais euh, je... bon il pouvait pas savoir qu'il était à ce... Moi, j'aime beaucoup cette tête qui était... <rire> <Ouais>. <rire> elle a dit... <rire> ça... Faites la fête, moi, je suis pas bien. <rire> non, mais il y, y a clairement.. De... Enfin, tout ça, ça montre clairement qu'il y a de toute façon d'énormes tensions qui, qui sont cachées chez Red Bull entre les deux pilotes. Ça doit ah. remonter effectivement à cette histoire de Monaco l'année dernière, peut-être aussi effectivement au Brésil. Il euh, c'est Et, et il a ses raisons, ouais. et, et c'est ce qui pourrait nous promettre une saison à la 2016. Si c'est tendu entre Verstappen et Perez en, en termes de points, de résultats, ce qu'on souhaite, hein, puisque si les autres ne sont pas capables de les rattraper, qu'on ait au moins une, une bataille pour le titre entre les deux. Euh, bon, j'ai un peu de mal à y croire, parce que je mets quand même Verstappen toujours une petite tête au-dessus euh, au de, de Perez. Euh, je veux dire, les trois essais libres ne, ne mentaient pas à Jeddah, il, il était largement devant. Euh, on sait en tout cas qu'en termes d'ambiance au sein de l'équipe ça ne doit pas être évident à gérer Oui on vit, on vit toujours sur cet héritage du, du Grand Prix du Brésil et peut-être de Monaco l'an dernier et donc c'est pas un hiver qui a fait disparaître par miracle ces tensions chez, chez Red Bull et voilà un jour on va finir par connaître les raisons et euh... Effectivement, voilà. si, le, si le Verstappen sortait son autobiographie, euh, il pourrait l'appeler Mes Raisons et je pense qu'on irait tous se précipiter. Pour les <rire> <des> <rire> Max Verstappen a ses raisons que le <rire> grand public ignore. C'est un, un peu gênant pour <rire> nous, du coup. Ce, ce serait bien qu'on les, qu les connaisse. C'est étonnant, euh, étonnant de voir une équipe qui a marqué 87 points sur 88 et qui est quasiment en crise parce que c'est vrai que. ça ah ben, Il manque un arrière. point aussi <rire> C'est ça, il manque un point. Vous savez, ils auraient pu être 44 contre 44, sinon ça aurait été bien. Mais, euh, non, non, mais c'est vrai que du coup, on voit que, que les tensions se polarisent énormément. En fait, plus la voiture est dominante, plus, euh, bah, plus ouais, les enjeux sont entre les deux. Et c'est comme en 2014, puis 15, puis 16 chez Mercedes, où les tensions ont grandi en fait, au fur et à mesure entre, entre Hamilton et Rosberg. Là, on voit que c'est pareil. Euh, la grosse surprise, finalement, c'est peut-être que Perez arrive à tenir le rythme sur une course. Euh, parce que moi, je pense que Verstappen peut dire ce qu'il veut. Il n'a pas réussi à... à À distancer Perez en rythme pur en course, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il améliorait, Perez était au même niveau. Euh, et c'était fascinant à suivre d'ailleurs, parce qu'ils amélioraient toujours les chronos l'un les après l'autre. Et à chaque fois, ça revenait en fait, avec l'un qui prenait le, le meilleur chrono à l'autre, mais qui ne. Ça se jouait à une question un de d'un ou deux dixièmes grand max, mais souvent c'était moins d'un dixième. Et, euh, et je pense que Verstappen est un peu surpris de ça. Alors je ne me fais pas d'illusions pour Perez sur la saison complète. Euh, il sera pas au niveau à mon avis de toute façon Verstappen est imprenable je pense sur les, les 23 courses mais euh, il a de quoi lui donner quelques sueurs froides et euh, accessoirement il a de quoi euh, s'il le met dans une mauvaise posture et que la voiture a quelques pannes et tout ça il a de quoi lui mettre une pression qui pourrait amener potentiellement Verstappen à être un peu en perdition et le dernier point pour moi c'est que si Pérez est intelligent il peut jouer le rôle de, euh, de fédérateur en fait c'est à dire que Verstappen n'est pas un fédérateur Verstappen est un ingrat ça c'est pour moi le Une des grandes choses C'est qu'il n'est pas capable de dire du bien Enfin il n'est pas capable de ne pas dire du mal de son équipe C'est à dire qu'il n'en dit pas trop du bien quand il gagne Vaguement de temps en temps c'est merci à l'équipe Mais souvent c'est je suis content mmh. Et quand il perd euh, c'est pas de sa faute Et de toute façon l'équipe a fait de la merde Alors que ça à limite, il pourrait laver son linge sale euh, Au débrief et puis comme ça c'est euh, Dire en public oui effectivement L'essentiel, on prend 18 points, on fait le doublé, c'est top pour l'équipe, bravo à Sergio, point. Et en fait, il, il règle ses comptes en interne. Et de toute façon, il pourrait mettre une claque avec Moul Parco en interne, je suis sûr qu'il ira encore merci. Donc, il n'y a aucune raison, de, euh, il a aucune raison de, de, de faire ça en public, si ce n'est de, de, de vouloir justement polariser un peu plus l'équipe. Et en fait, Pérez peut, lui, à l'inverse, prendre le contre-pied et dire, voilà, moi je suis le fédérateur, c'est-à-dire que je suis une deuxième, c'est chouette, euh, je suis... Euh, Premier, c'est chouette aussi, etc. Et puis, surtout, dire toujours l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et en fait, au bout d'un moment, en interne, même si Marco et peut-être Horner sont euh, fans de Verstappen, puisque c'est un, ce est, est un peu le cas, euh, il y aura aussi une dynamique qui va tourner un peu différemment et c'est là qu'il peut piéger. On a vu qu'en 2016, Rosberg est venu de, à bout d'Hamilton en jouant des, des jeux un peu mentaux, mentaux comme ça, en le, en le piégeant à son propre jeu et tout ça. Et je pense que Perez a cette, cette carte à jouer là et pas d'autre, euh, puisque sur une saison, je ne le vois pas tenir le, le rythme. J'avoue que c'est assez compliqué. Enfin, voilà, il y a un point, machin, mais on sait très bien que bon, il y aura Monaco, il sera pas mal. Il y aura peut-être Las Vegas, du coup, Singapour. Non, mais soyons, soyons clairs. Juste pour un jeu, conclure sur Red Bull, parce qu'il y a d'autres équipes à faire. Mais euh, pour moi, Pérez, de toute façon, il sait très bien que il, il dit qu'il est, est en F1 pour être champion du monde. C'est l'année, je ne dis pas que c'est l'année où jamais parce qu'il a encore une année de contrat. Mais a, si cette année-là, ça, ça se démarre bien, il va, il va tout faire, et il ne se laissera pas faire. Bien sûr. Je veux dire, quitte, à perdre, quitte à perdre son baquet, puis, quitte à, à devoir aller ailleurs, quitte même à se faire virer peut-être euh, par, par, par Marco et Renard pour que De Vries arrive parce qu'il qu y aura eu de la, des énormes tensions. Parce que les gens ne comprendront pas, hein, mais ça sera, ça sera, ça sera justifié. Perez, il a sa carte à jouer cette année et il la jouera parce qu'il n'a rien à perdre lui. Il est absolument ouais. obligé, ça c'est sûr, parce qu'on rappelle qu'il aurait aussi pu devenir le premier mexicain à mener le championnat depuis Pedro Rodriguez dans les, so ouais. so dans les années 70, donc Manu je te passe très vite la parole avant de citer un message du chat, vas-y. Oui justement c'était pour le message du chat euh, puisqu'on nous dit que c'est affligeant que nous ne comprenions pas la mentalité de Verstappen et qu'on veut que tous les pilotes soient des gentils anglais enfin des, des anglais bien gentils, c'est pas du tout le cas Verstappen avait on tellement le droit, droit par non arrêtez, on, est, on, est France, on aime pas les anglais non plus, arrêtez on est en France évidemment qu'on n'aime pas les anglais En plus, On veut pas non, non, les non, non, anglais <rire> ces pilotes Malheureux. Quand Verstappen, euh, quand Verstappen prenait, prenait casse sur casse et qu'il gueulait sur Renault et Red Bull euh, j'ai eu aucun problème à comprendre sa frustration là on parle du fait que en fait il a, oui il y a une panne mais c'est l'équipe dont 800 ou 900 personnes travaillent jour et nuit d'arrache-pied pour lui filer la meilleure voiture de, de, du plateau depuis deux ans et euh, potentiellement faire de lui en fin de saison un triple champion du monde à 25 ans au bout d'un moment euh, le moindre des choses de sa part ce serait quand même de remercier ces gens là et d'avoir un petit peu de temps en temps des mots pour eux parce que je, je, la personne du chat qui nous dit ça je, je conseille vraiment de regarder les interviews post-course de Verstappen et post-calif il n'y a jamais un mot sur l'équipe C'est j'ai fait du bon travail, on a fait un bon tour, point, il n'y a jamais bravo aux gars, bravo aux, aux femmes et aux hommes de l'équipe, ça ça, ça n'existe pas dans le logage Verstappen, donc non, l'intérêt c'est pas que tout le monde soit très gentil et que ne dise rien, l'intérêt c'est qu'un pilote à qui on donne la meilleure voiture pendant trois ans de suite soit au moins, euh, et au moins la gratitude de ne pas laver son achat en, en public dès qu'il se passe un truc qui va pas dans son sens, c'est tout. Mais bon, ouais, on va nous dire que c'est son mental de champion. Oui, oui, mais en fait, là, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a 20 pilotes, ils ont tous le même mental. Après, il y en a d'autres qui sont mieux éduqués. Et en fait, c'est ça la différence. Bon, ouais, ça va, hein. il était quand même éduqué à coup de. Je te laisse sur le. Je n'adore suis... eh, oh, pas. À coup Regarde un... Fernando Alonso, regarde Fernando Alonso, c'est sa super équipe et tout ça, mais quand il ne va <rire> plus, c'est la pire de toutes les équipes mais, où bah... je me barre, quoi. Oui, voilà. moi, y au moins il y a, moins, moment, y a aussi, deux hein. phases. <rire> voilà, il y a deux phases au moins avec lui. Et au moins un moment où c'est ah, là, euh, là, on est dans la phase où tout est fantastique. Là, c'est la lune de miel, <rire> j'ai toujours du mal, moi, je sais bien après, je comprends, je comprends le, le, le message de, de Stay Out, mais j'ai toujours du mal à justifier le, le côté, ouais, euh, vraiment pourrir son équipe comme ça, parce que il va fort quand même en, en public, je trouve, vers Stappen oui, de clair. temps en temps, quand, quand les choses vont vraiment pas totalement dans son sens. Comme le faisait Alonso ouais. à son époque. Voilà, allez, on l'a sorti le mot. Mais les gars, c'est son caractère, c'est un winner. Évidemment qu qu'il fait cette équipe et pas personne dans les caméras. C'est pas non plus pas, un monstre. ou quoi Vous le dépeignez comme un monstre. Mais, un monstre que... mais évidemment euh... Mais vous êtes complètement fou Il faut savoir qu'après <rire> qu chaque Grand Prix, il mange trois, ans, trois, trois chatons tout crus. Pour mais oui, oui dit, Moi, <rire> je l'ai vu bah, en, fait, en fait, la question, c'est se dire si lui chie comme ça sur son équipe, qu'est-ce que devraient dire les autres Parce que les autres ont tous une voiture de merde à côté. Alonso compris, hein, je veux dire, la, la Stone en prend une oui. seconde de tour par la Red Bull. Donc, en fait, si lui est capable de dire ça, euh, Albon pourrait dire qu'il est entouré par 600 incapables, et que de toute façon la William, c'est pas digne de la F1, et que c'est une F2, et c'est que, que des trucs comme ça. Quoi. Donc, bon. Alors après on dit, il a reçu une éducation difficile, oui, non mais on est, on est, le, on est les premiers, on, on, en, on en rigole légèrement, mais c'est encore une fois honteux tout ce que... Le sœur Stappen a fait subir à son fils. Mais ça n'empêche que c'est un sport de communication aussi, les amis. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et il est obligé de communiquer de manière positive. Et à l'usine, peu importe ce qu'il peut faire en, en interne, quand tu ne dis pas forcément des, des « merci », enfin, là, imaginez les gars qui s'occupent de la transmission chez Red Bull, euh, bon, ils n'ont pas le moral dans les chaussettes, mais pas loin, quoi, parce qu'ils sentent que leur transmission n'est pas top, niveau fiabilité, et puis leur propos mmh. du monde le, les, les, les enfonce un peu plus. Donc c'est dommage, c est, c est dans ce moment-là, il faut bah, réussir à sortir un peu l'équipe. Surtout qu'il a marqué 44 points pour l'instant en deux Grands Prix. Ça va, il n'est pas à plein. Non. Et je fais un dernier point en citant juste ce euh, qui dit la Red Bull a un tel avantage qu'il en est dispensable. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on voit que Red Bull gagne avec Perez et gagnerait avec Perez à chaque course. Si Perez fait le doublé tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ont techniquement pas de... Il n'y a pas la plus-value Verstappen, en fait. Il y a plus la plus-value Verstappen quand la voiture est en panne et qu'il la remonte à la deuxième place. Mais... Il n'a pas euh, il, il a la plus-value Verstappen, et là, évidemment, c'est comme tout champion du monde. Euh, il est meilleur avec son équipe, sa voiture. Il il il c'est le meilleur du monde. Et tout, mais mais peu... en fait, il a une voiture tellement dominante que même son équipier met une branlée totale au reste du peloton. Donc, euh, au bout d'un moment, il ne peut pas non plus se cacher derrière, euh, derrière ce, ce, ce truc de, de l'équipe, je ne fais pas tout dans mon sens. quoi. Mmh, c'est ça. Mais bon, après, voilà, ça doit en fait, qu'il est donc leader du championnat maintenant, avec un point d'avance sur son équipier. Est-ce que c'est chaud? C'est fantastique. Alors, par contre, je précise, non. Euh, il est néerlandais. Ah, Être néerlandais ne fait pas de vous quelqu'un d'un grand. Pour, euh, je, je connais des néerlandais. Pour conclure, que, pour conclure, quand on a des problèmes de riches, on a quand même des problèmes. Voilà. <rire> alors, que, alors que chez Aston Martin, <rire> pour <rire> l'instant, ils n'ont aucun souci. Allez, mettons en vert As la bannière, enfin, parce que là. Euh, il ouais. faut, faut, faut qu'on Ils s'en tirent bien quand même hein, avec l'histoire du, du, du levite quand même hein, parce que... oh oui, non, Honnête... honnêtement j'aurais mais... été, été, été à la FIA euh, j'aurais maintenu le jugement quand même hein, parce que pour, pour moi il enfin, n'y avait rien de choquant effectivement à ce que la, la pénalité soit mal servie alors après personne ne l'a vu sauf Mercedes soyons clairs Mercedes à mon avis l'a vu tout de suite ils ont les images et ils le balancent Au dernier moment, histoire qu'Alonso puisse pas créer un écart de, oui. de 10 secondes, voilà, soyons clairs, euh, pour offrir effectivement le podium à Russell. Ça, c'est extrêmement clair. Toto Wolff l'a admis à demi-mot. Euh, ils ont un petit peu tuoté la FIA là-dessus. Mais euh, Alors, je veux dire, pour moi, ils, a, ils auraient commencé à la. À la... Mais, mais je l'ai vu en plus. Je, je l'ai vu, je je vu, le... vu de la vite, et, et, mmh. et, et pareil, je me suis dit, non, non, ne fais ça. pas ça, garçon. Quoi. Bon, en fait, le, le problème, si tu veux, c'est que j'ai vu le truc et je me suis dit, ça y est. L'autre il prend une pénalité pour un emplacement à la con sur la grille, donc ça y est il va nous faire une Ocon maintenant, parce que rappelle que maintenant que les, les enjeux sont grands, je regarde les courses d'Aloudo avec beaucoup plus intérêt que quand il se battait pour la deuxième place. Et du coup, <rire> euh, bah là où tu te dis euh, je sentais le truc au code, et là il rentre au stand et je les vois tous s'affairer, je dis b. Mais... Mais n'avancez pas, malheureux Il n'est pas en train de toucher l'arrière, son, son crique, ah, mais... là, mais bon. en fait Il était encore chez Alpine, Alonso parce qu'il fait la même au départ, en se décalant un peu trop sur son emplacement. Comme euh, quoi, c'est peut-être Ocon qui lui a tout appris, finalement. Mais oui, Ocon voilà, est, est, est son meilleur équipier. Maintenant, il va pouvoir apprendre euh... tout ça à mais... non, après il a, Après, il y a eu des rumeurs comme quoi il avait purgé sa pénalité sous ses six cars mais en, en F1, c'est un des rares... Oui, on, a, on a le droit de le faire, mm. c'est autorisé. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a rien qui l'empêche effectivement dans le règlement que, ouais, y, ça lui a pas coûté, ça lui a rien coûté d'ailleurs en position de piste, c'est cinq secondes. Et comme comme ça d'ailleurs aidé aussi un petit peu les Red Bull, hein, ça, ça a aidé pas mal de gens cette, cette safety car provoquée par Stroll. Alors je vois passer dans le chat, des, encore des, des crash gates voilà de l'abandon de Stroll au bon, bon. Alors j'avoue qu'avec avec Manu et Paul quand on commente le Grand Prix ensemble, <rire> on, on y a on a sérieusement pensé effectivement à la, la safety car qui sortait juste au bon moment pour Alonso. <rire> bon, non, mais bon. Mais sur une panne en... comme ça à ce niveau-là ça ne peut pas être apérien. pour en rigoler un peu quand même pour en, en revenir sérieusement alors oui euh, la Seatika n'a rien à foutre à ce moment-là euh, voilà c'est pour, pour l'incident de Stroll ça n'est absolument pas logique d'avoir une voiture de sécurité maintenant est-ce qu'on pourrait juste arrêter d'envisager des crash gates des machins là on a une équipe Aston Martin qui potentiellement là comme on se réveille à la saison mais ça peut ça peut tourner vinaigre, on ne sait jamais ça peut... ça peut ça peut partir en, en couille Leur intérêt de marquer le plus de points possible. Et Stroll faisait un très bon début de course, il fait un bon week-end globalement. Euh, laissez-le en piste, hein, on veut dire, enfin, si, si la voiture n'a pas de soucis, laissez-le rouler. C'est mieux d'avoir deux voitures qui fissent dans les points qu'une seule. Euh, même si c'est un podium. Donc, euh, on dit que ce n'est pas un crash gun, c'est une safety car pour aider Verstappen. Car oui, effectivement, chez Aston Martin, ils ont intérêt à aider Verstappen. <rire> elle est bleue, ah, la voiture de Verstappen, ce... elle n'est pas verte, les amis. est sur je ce sais. plan machiavélique. Oui, non, mais oui, non, mais bah, euh... en fait, ah, bah oui, Ben, si, Dan Fallows, bah oui, bah enfin, mais, bah, bien sûr. Ah. Il a gardé des liens, oui, parce que si, parce que du coup, comme il y a eu ça, maintenant New Web peut lui passer les plans. Euh, de, de la RB20 <rire> vois, en, toute, euh, en toute discussion. Ah, non, mais la, en toute... La, la, ah la FIA. De la sortie de la, la, sortie ouais. de la safety car. Mais ah, il nous dit, il... Il dit que la FIA l'aurait fait pour aider Verstappen. Non, arrêtez, non Alors, non, non, non que... la, la FIA, c'est justifié parce qu'ils avaient, sur les premières images caméra, ils ne savaient pas du tout où était passé Stroll Donc, euh, pour des ouais. raisons de sécurité, ils ont sorti la safety car parce Alors... qu'ils n'arrivaient pas à le situer sur la, sur la piste s'il était fait dans une zone de dégagement euh, dangereuse ou euh, pas dangereuse. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Ça pas, fond, la je me posais la question. Vas-y, euh, Manuel excuse-moi. Mais... Non, parce qu'il y a un tracteur qui sort, donc de toute façon, ils préfèrent. Euh, oui, une... euh, oui, oui, oui, Je pense que dès qu'il y avait un tracteur, ils se sont dit qu'il vaut mieux un accès sécuritaire que de ouais, ne pas ça. en faire mais, mais, Et mais la voiture contre... euh, était, était quand même prête aussi. Il y avait des gros problèmes sur la voiture, tu sais pas ce qui peut arriver, un début d'incendie, tout ça. donc euh... Non, moi, ça ne m'a pas choqué. Sort... C'est vrai que la voiture était bien garée finalement. Mais, euh, mais je ne suis pas choqué qu'ils sortent à City ça honnêtement. On a vu pire, hein, niveau décision voilà. Ouais, mais moi, j'ai un problème, quand même. Euh, comment ah. la FIA ne peut pas savoir où il est Bon, à un moment donné, il faut, faut, faut mettre les pieds dans le plat. Euh, bon, comme ils n'ont pas vu la caméra que... d'Alonso. Euh... Mercedes ne leur pas dit. là, pour le coup, ils ont le tracker GPS, si ça, vous le pilote est en piste, mais ils ne savent pas exactement où il est sur le décor. Caméra de, de sécurité, mon ami. Caméra de sécurité. Ah là, oui, je suis oui, désolé. Oui. Euh, tout certains... ben, alors, ça, ça veut dire que les ferait son travail. Et ça, ça n'arrive oui. pas. Et ça, je le maintiens. Moi, le, le tracker GPS, je peux comprendre, parce qu'effectivement, le tracker GPS, tu as, as une carte assez euh, voilà, claire oui. du circuit, mais tu sais qu'il est arrêté à ce point-là, mais tu sais pas au niveau de la largeur de la piste. Donc, il pouvait être en plein milieu de la route, il pouvait être un peu partout, voilà, bon. Mais t'es censé avoir des caméras de sécurité partout. Un circuit de Formule 1, c'est censé, quand le circuit est grade 1, qui est aux normes, euh, t'es censé avoir des caméras de sécurité dans tous les virages qui sont euh, pivotables par la direction de course pour pouvoir voir chaque centimètre carré du circuit et de ses dégagements. Donc, à un moment ouais, donné... Après, alors, euh... moi, je, je reviens quand même à un truc. On parle quand même d'un moment, euh, d'un circuit ultra rapide, avec un, un, un enchaînement avant ultra rapide, et euh, de voitures qui arrivent potentiellement, même si c'est une safety car euh, virtuelle, c'est 40% de performance en moins, ce qui veut dire que les pilotes peuvent quand même passer 40% moins vite. Le, le rôle de la safety car dans ce cas-là, c'est de justement passer ce virage précis au ralenti total, c'est-à-dire que la safety car va plus ralentir sur la zone de danger que les pilotes le feront avec la safety car vir virtuelle. Et en ça, euh, la décision est totalement logique de la part de la direction de course, puisque justement, euh, ça, ça évite de laisser aux pilotes la responsabilité de ralentir plus dans ce virage-là. On sait très bien que les pilotes ne sont pas responsables et qu'ils vont forcément passer le plus vite possible de... tant qu'il y a une safety car virtuelle. Donc en fait, il euh, n'y a, a vraiment aucune, aucun manque de logique à ça. C'est un peu gros. Comme décision, mais encore une fois, si un pilote passe à 40% moins vite, arrive 40% moins vite, il arrive quand même à 100 et quelques km/h, si sa voiture lâche et qu'il finit sous la grue, tout le monde dira que la FIA sont des, des, des connards oui. euh, irresponsables. Oui. Donc, au mmh. bout d'un moment, Mylander, dans ce virage-là, passe à 70 km/h ou 60, peut-être moins, et les F1 derrière suivent. Et en fait, comme ça, il y a zéro risque. Donc, oui. au bout d'un moment, il n'y a même pas vraiment de polémique à avoir là-dessus. Oui, oui, oui, non, non, mais je ne sais pas de polémique, j'essaie juste de comprendre les, les raisons parce que. Encore une fois, c'est rare d'avoir une safety car directe pour un abandon mécanique. Euh, mais, mais tout ça, juste, ça, ça remet la faute. Où moi, je suis arrivé. si la FIA dit vraiment que c'était dû à un manque d'image. Euh, J'étais pas sûr d'avoir. Enfin, je, je pense que c'est le... Ce le chemin qu'a fait, euh, qu fait Lance aussi parce que Lance, il va quand même super loin dans un très loin dégagement. Peut-être le temps de le repérer, de comprendre où est-ce qu'il a ouais. été garé. être aussi ça qui les a perturbés parce qu'il a vraiment été très très loin à se garer quand même de la ouais. piste. Et je pense que le temps de comprendre effectivement de le situer exactement où il était. C'est un petit peu ce délai-là qu'il y a eu entre la VSC et la SC. Réalisé 50, tout dit, il ne savait pas où il était alors a toutes les caméras embarquées dans la FATV. C'est le gros problème. Moi, c'est le point noir de cet incident. Euh, je suis désolé, mais euh, la, la réalisation de la Formule 1, il va vraiment falloir se poser des vraies questions à un moment donné. Parce que je suis navré, on a eu 25 secondes du plan fixe sur la tête de Stroll. Mais à un moment donné, euh, qui est l'incapable... À quel endroit ça merde en fait Est-ce que c'est le mec qui n'est pas foutu de tourner la caméra pour dire « Ah, il est là !» Ou est-ce que c'est le réalisateur qui n'est pas foutu de dire « Ah, je vois la voiture garée, Il montre... y, y a un gros souci, parce qu'en plus, si ce, si ce sont les images que reçoit la FIA, et on va être désolé, euh, mais on a déjà eu plusieurs cas où la FIA euh, attend d'avoir de nouvelles images, parce que eux globalement ils n'ont ouais. que la réalisation T et moi je suis navré donc au fil des donc en fait euh... oui. il voilà, n'y en fait, a pas que des problèmes de transmission chez Red Bull, il y a aussi des problèmes de retransmission à la femme en fait ils n'ont ouais. pas, pas le flux de chaque caméra de télé c'est peut-être qu ce, qu ce que normal. la FIA devrait avoir peut-être qu'ils devraient avoir le flux brut de chaque caméra qui existe, après ils ont quand même déjà aussi le flux brut de chaque caméra de sécurité du circuit, donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses à surveiller quand même ouais mais Ah, la direction de course de FIAT a aussi une direction de course quand même qui est en faite de nombreuses personnes. Il suffit d'en mettre une sur les caméras de sécurité, une sur le. Enfin, tu vois, tu, tu... Ils ont ce luxe de pouvoir un peu dispatcher les rôles aussi. Certains, Dans certains, certaines disciplines, c'est un seul directeur de course qui doit un peu tout gérer, Manu. Oui, moi j'ai une question. Il branle quoi la direction de course à distance à Genève, l'espèce de remote control operation de mes couilles, qui n'est pas capable de nous envoyer une seule info parce que eux, ça fait un an et demi qu'ils sont là et à chaque fois, les incidents sont les mêmes on a l'impression qu'ils ne servent vraiment à rien, qu'en fait, ils sont là, genre, en, en, après, genre, a posteriori, on dit « Ah oui, finalement, on n'avait pas vu qu'il y avait ça. » Je suis désolé, avec deux salles complètes de contrôle et des gens dedans qui regardent tous les écrans, Euh, effectivement, oui. s'il si n'y avait pas besoin de Sifika elle n'aurait pas dû sortir. Et surtout, ils auraient dû voir que l'arrêt d'Alonso était. Je peux excuser l'acteur parce que à la pharmacie de Manu, il y avait une pénurie de calmement. Manu, c'est le Verstappen de la FIA. Il dit jamais <rire> merci à la FIA, il fait que, il fait que vous enfoncer quand non, ça ne va non, pas. Je leur dis merci quand ils font des trucs bien. Mais là mais là, au bout d'un <rire> moment, il y a 40 personnes qui bossent là-dessus. Ils ne sont pas capables de regarder le jour parce que je suis international. Si c'est ça, on peut aussi faire le même boulot hein, parce que il n'y a pas besoin d'avoir plus qu'une caméra donc euh, en fait j'aimerais bien que la fia un jour soit proactive et regarde oui. ce qui se passe il pénalise un pilote d'être décalé parce que on revient sur le jour sur la Martin. il pénalise Alonso d'être décalé sur son emplacement de grille comme Ocon la semaine, il y a deux semaines il y a quatre pilotes qui sont au moins autant décalés qu'Ocon la semaine dernière ils les ont juste pas vus parce qu'ils n'étaient pas diffusés à l'écran Et là, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'ils ne regardent que le flux international. Donc, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir deux salles de contrôle avec 20 personnes chacune, des gens dans tous les sens qui regardent tous les écrans, et puis une euh, switch qui fait des grands gestes pour dire oh, « vous faites ci, vous oh, faites ça », quand au bout d'un moment, ils regardent juste le flux international, parce que ça ne sert à rien, Parce que les deux personnes et puis ça ne sert à rien. Genève, on prend 100 ans pour bien voir. <rire> ah, puis, ah, euh, voilà, mais, ouais, il était 18h et quelques, à un moment donné, je suis d'un vrai, j'étais à pérou. Euh, voilà, je, sais, euh, je, sais, je, je sais pas comment ces décalages sont remontés, s'ils sont remontés via les capteurs ou s'ils sont remontés juste visuellement. À mon avis, c'est comme via les capteurs. Et ben, si pour les autres, ça n'a pas déclenché, c'est qu'il devait être juste à la limite, peut-être. Je... C'est vrai que sur l'impression visuelle, on a l'impression que tout, tout le monde est assez décalé, enfin les, les deux ou trois autres pilotes qui sont décalés aussi. Mais si c'est les capteurs qui ne remontent pas l'information, euh, la FIA n'a peut-être pas besoin d'agir non plus. J'ai l'impression qu'ils ont mis Alonso sous enquête pour ça. Euh, ce qui était, qu enfin, qu était en première ligne. Ce qui était en et qu'on le voyait. J'ai pas l'impression que... Parce qu'en fait, Ocon était moins décalé que une Williams, je crois, dans le fond de la grille à Gela. Donc je pense que les capteurs, il y a pas du tout le truc. Il y a les capteurs après quand ils sont devant leur emplacement, mais je crois que sur les... latéralement, ce pas le cas. Et, euh, et en fait, moi, je comprends pas. Parce que en fait, ce qui m'énerve, je m'énerve sur le truc à Genève, mais c'est que... Fin 2021, il y a eu l'énorme scandale d'Abu Dhabi où on nous a dit, vous allez voir, maintenant c'est fini, on va mettre en place quelque chose qui va faire qu'on aura toujours les bonnes décisions parce que tout le monde regardera les images tout le temps en direct et tout. Et on voit que c'est faux. On voit qu'aucune image n'est scrutée, aucune image n'est regardée et qu'en fait, il faut qu'une équipe concurrente les prévienne 31 tours après un fait pour que finalement, ils se disent « Ah oui, il y a eu infraction » et qu'en plus, ils se fassent prendre un échec et maths par Aston Martin qui leur explique que le règlement qu'ils ont appliqué n'est pas le bon. Parce que les gens, je voyais, ils se demandaient la question si c'était des anciens, des, des, des, des précédents ou quoi. Non, c'est juste qu'Aston Martin leur a prouvé qu'il n'y avait pas d'accord euh, entre la, la FIA, les, équi les équipes et la F1, sur le fait que toucher la voiture était travailler la voiture. Donc, ils ont pu prouver que sémantiquement, poser un jack sur une voiture c'était pas travaillé dessus et qu'il y avait aucun accord verbal donc là on parle même plus du règlement qui, euh, qui disait qu'en gros c'était euh, illégal et donc la FIA a dû dire ah bah oui désolé en fait on, on s'est tenu au règlement mais le règlement n'est pas applicable en l'état et là oui. c'est là mais putain vous ne pouviez pas juste marquer dans le règlement qu'on ne peut pas toucher la voiture c'était simple et en la fait, toucher n'est pas et après, bah là toucher <rire> n'est pas trompé <rire> moi, moi ça ça m'a choqué parce que j'étais content qu'il récupère son podium Euh, mais la justification oui, mais elle vérité, est, elle, elle est lunaire. Elle est lunaire. Moi, je suis désolé. C'est comme Alfa Romeo à Imola euh, il, y a, il y a quelques années où on leur dit... Alors oui, ouais, mais bon, alors, techniquement, ce que vous avez fait n'est pas, pas juste, n'est pas correct, mais en fait, le règlement est mal branlé, donc bon, euh, on nous autorise parce que c'est mal écrit. voilà non mais Pour moi, c'était logique. On n'a pas besoin de toucher. Quoi. Faut que ce euh, soit un, un, un mécano avec son gant, que ce soit... Ah mais ce pas marqué dans le règlement. Oui, mais c'est <rire> Du ouais, coup, ça veut dire est-ce est qu'il avait le droit de poser le pistolet sur l'écrou le... s'il appuyait pas oui. C'est ce que je veux dire. Enfin, en fait, oui, on en est de... là. Effectivement, Alpine, que le mécano qui a touché 4 dixièmes avant, il ne travaillait peut-être pas sur la voiture. Là, le mécano et... finalement à Bahrain. D'ailleurs, la différence entre Aston et Alpine, c'est sûrement que Alp... Aston a de bien meilleurs juristes et des gens qui sont bien ouais. plus euh, au fait de ce qui se passe. Alpine aurait sûrement pu faire annuler la, la pénalité d'Alonso de... De... de Ocon. Oui, Moi, je non, pense qu'il y, y, y, y a un problème, tout simplement, de ressources humaines, alors que ce soit des ressources budgétaires ou tout simplement la, la qualité des, des personnes. Mais je pense qu'il faut que... Voilà, on a l'impression que c'est des matchs de Ligue des Champions qui sont arbitrés par des arbitres qui officient en National 2. Et ça renvoie toujours une image d'amateurisme. Et d'ailleurs, la, la femme Liberty Media n'aime pas du tout ça. On a vu, encore une fois, Will Bexton, hein, qui, qui travaille pour Liberty Media, pour la femme, juste après cet épisode, faire un tweet immédiatement assassin Euh, contre les FIA, mais derrière, derrière ce côté il faut évidemment voir la, la, la, la patte de, de la femme des Liberty Média. Les, les querelles entre, entre la femme, entre Ben Soulayem et, et, et Liberty Media, ils ne sont pas du tout enterrés, Donc, euh, voilà, moi, je reviens toujours euh, à cette interrogation. Jusqu'à ce qu quel point là, un championnat international. Avec qui est, en, qui est une telle croissance, qui, a, qui, a, qui, qui brasse de plus en plus de milliards de revenus, peut se permettre de dépendre d'une entité qui ne, qui ne fait pas bien son travail. Au bout d'un moment, euh, il faut peut-être aussi remplacer des amateurs euh, par des professionnels. Ouais, ouais, bon c'était bien, bien, bien beau de jeter Michael Macy sous le bus en disant que c'était un incompétent, mais au final, on se rend compte qu'il y a un vrai problème structurel sur la direction de course et qu'on a mis des gens qui sont probablement aussi incompétents que lui, sinon pire. Je suis désolé, Inis Wittich, pour moi, il ne vaut pas grand-chose à la direction de course de la F1. Et, euh, et aujourd'hui, aujourd on a exactement les mêmes problèmes qui se répètent course après course. Et alors, Je sais, c'est méchant, Wittich, il a une énorme responsabilité et je suis très conscient que ce n'est pas facile à gérer comme boulot, mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils arrivent, qu arrivent à faire ce qu'il faut. Quoi. Toutes mes, tout, toutes mes félicitations à Royal Zero qui nous a sorti de commentaires de la soirée en disant Chez Aston, les avocats, on les fait travailler chez Alpine, on a en fait du guacamole. <rire> <rire> c est, c est si c'est du gros. normalement, ça doit compter dans les budgets plafonnés, alors, pour la cantine. C'est de la cantine, ouais. donc normalement, ça compte, effectivement. <rire> non, mais voilà, moi, je. je ah oui, bon, mais ça n'enlèverait en fait que Michael Mazie est incompétent, bon, mais au maintenant, on a de plus en plus de. de on a des faits euh, qui, qui le, le dédonne un tout petit peu au moins c'est l'avantage euh, il y a des circonstances Où à dédonner qui sera le Berdolino de, de, de Manu jeudi. <rire> ah, je pense qu'il <rire> doit en avoir huit déjà il vraiment... y a il y a 2 ans il euh, yeah. euh, en JEDA enfin fin 2021 mais euh, Michael Masi négociait euh, faisait <rire> le marchand de tapis avec, euh, avec Red Bull pour négocier la, la place à rendre après la safety car tout en oubliant Ocon entre Hamilton et Verstappen Ah mais peut-être qu'Ocon était déjà décalé sur la griffe peut-être pour ça qu'il l'a pas vu <rire> <rire> mais où, mais est il est où, lui Qu'est-ce qu'il fout là oui, ça, histoire, bien, ouais, Il s'est décalé de 12 places devant, là je comprends pas, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais c'est il est temps de prendre le règlement, tout le règlement sportif, tu le déchires et tu te remets à zéro. Voilà. En fait, ce qui euh, m'énerve, c'est que déjà, il y a plein de points de règlement. En fait, ils ne le relisent pas ce règlement ou pas assez, parce que là, typiquement, ce point-là, si tu es la FIA et que tu te rends compte qu'il y a des zones dans ton règlement qui sont grises et qui vont un jour ou l'autre poser problème, le fait de work sur la voiture au lieu de touch la voiture, c'était évident qu'un jour, il y aurait une zone grise. Et en fait. Euh, C'est ce qui fait ce bordel-là. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, euh, la FIA se ridiculise parce que quelqu'un a la bonne réponse avant eux ou contre eux. Et... Ouais, et c'est ça est, qui est terrible en fait c'est pas que touch c'est touch by a human or, or by a thing c'est touché par un, un ouais. humain ou par, ou par quelque chose à, touché par un mais... pistolet par un gant de ouais, mécano ou mais, par, mais un un soit... par, okay, par, par un, par par un, un missile. missile par un missile <rire> <rire> <rire> non mais en soi, soi c'est compréhensible euh, le, le, la défense d'aston ils, ils ont eu raison de le faire parce que ah ouais, mais... effectivement l'autre il pose son son clic ça n'aide strictement en rien euh, la voiture à ce moment là alors évidemment ça va leur faire gagner 3 dixièmes de seconde au moment de lever oui c'est ce que je veux dire ça leur fait gagner un peu de temps quoi. mais comme c'est marqué work à ce moment précis ils ne travaillent vrai, rien sur la voiture en fait c'est très c'est comme ça qu'ils ont joué le coup Ils ont gagné. Alors, encore une fois le pire c'est les équipes n'étaient effectivement pas d'accord sur tout. on s'en fout de la vie des équipes à ce moment là arrêtez, arrêtez de demander non, la vie que... des équipes sur les voiture. Parce que la FIA, en fait, dans son premier jugement, a interprété le règlement en disant, en gros, que non seulement il ne pouvait pas work sur les trucs, et qu'en gros, euh, bah pour, selon le, le, le, la, la signification globale que chacun avait, avait euh, validée, euh, work, c'était toucher la voiture. Sauf que Aston Martin, ils ont dit, « Mais non, en fait, trouvez-nous une preuve qu'un euh, euh, qu jour, on a dit ça. » Et du coup, la FIA a dit « Ah oui, effectivement, on n'a pas de preuves, donc bah, du coup, on leur donne <rire> le podium. » Franchement, ce n'était pas vraiment le cas, et qu'en fait, ils n'étaient quand même pas sympas, et tout ça, mais au bout du compte, ils ont juste dû accepter qu'ils avaient totalement foiré leur, leur premier jugement. Alors, il ne faut pas euh, que, que ces incidents de safety car, de FIA, de quoi que ce soit, il euh, ne faut pas que ça retire l'excellent travail qui a été fait par Aston Martin ce, ce oui. week-end, parce qu'autant à Bahrain. On avait des, des, des légers doutes. Alors, encore une fois, c'est l'avantage. Je veux dire, l'an dernier, quand on avait des doutes sur le rythme de d'Aston Martin, ils sortent en Q1. Maintenant, quand on avait des doutes, c'est pour savoir s'ils sont deuxième, troisième ou quatrième force. Autant là, à Jeddah, c'était clair comme. Enfin, c'était absolument clair. Ils étaient deuxième force du plateau. Euh, et, et Alonso faisait, voilà, faisait une très belle course. Alors, bien sûr, que Red Bull euh, n'allait pas à fond au début de course. Mais enfin, voir Alonso qui tient quelques tours derrière Perez, moi, ça me faisait, euh, euh, ça faisait plaisir. Et puis, euh, et puis, je pense qu'effectivement, Alonso, si on l'avait prévenu plus tôt qu'il fallait euh, mettre. Euh, quelques banderies en fin de course il aurait facilement pu reléguer Russell à 10 ou 12 secondes et s'assurer mais bon encore une fois l'avantage c'est que Mercedes est allé cafter et donc la personne ne savait c'était 5 secondes, 10 secondes, 3 secondes 8 minutes, On ne savait pas quelle étape la était. Stroll était parti pour faire une très belle performance aussi parce qu'en qualif il nous a fait une kimi m'y c'est à dire secteur en violet dans le premier secteur il a meilleur dans le deuxième et puis catastrophe dans le troisième mais voilà il a fait un super mouvement Euh, sur, sur, sur sur Saints, au premier virage alors bon doubler un plot c'est pas très difficile mais c'était quand même très beau à voir et, euh, et il était parti pour faire quatrième cinquième quelque chose comme ça et donc c'est quand même des, des, des, des, points, des, des points qui s'enlèvent un, ouais. un peu bêtement à cause de la fiabilité alors Et, et, Stroll, et Stroll, tient, ouais. Ouais, Stroll tient vraiment la comparaison en plus hein, face à Alonso. Ouais. Enfin, il, il, est, il est un peu moins rapide clairement. Mm. Mais il, Alors qu'il n'est pas à 100% et qu'il n'a pas fait des. C'est là qu'on se dit que Vettel avait de Borest quand même. Mm. Ouais. Mais s'il si se loupe pas, si ah se ouais, pas est... dans le troisième secteur, Stroll il fait, il fait deux ou troisième sur la grille. Et, c est... C est ça. Enfin... et je pense que s'il si surtout... arrive mater... à peut-être que le, la présence d'Alonso va lui donner un challenge différent. Peut-être qu'il va se dire. Euh, maintenant, on a une voiture pour gagner ou pour entrer et faire de super résultats. C'est le moment de tout donner. Et s'il tient ce rythme-là toute la saison, même qu'il est à un dixième ou un dixième et demi ou deux dixièmes d'Alonso et qu'en course il n'est pas trop loin, euh, bah, effectivement, il n'y a vraiment aucune honte à tenir à, à un niveau pareil. Donc, euh, ça, sera peut ça, peut, ça peut être l'année aussi de la rédemption un peu pour Stroll, qui finalement est vu comme un médiocre depuis très longtemps, mais qui enfin a peut-être trouvé l'espèce de cocktail de motivation et euh, envie pour, pour exploiter ce potentiel. Ouais. Bah on sent aussi, oui, je pense que c'est clairement le fait de vivoter en fond de peloton, ça l'a un, euh, un peu usé. Éteint, il, voilà, Il s'est éteint maintenant, il, voilà, il respire, il est content, voilà, il, on voit qu'il qu qu veut aussi donner un peu plus. Euh, ils vont arriver en Australie du coup dans, dans un peu moins de deux semaines, où c'était un, un enfer l'an dernier, je pense qu'ils vont être contents d'un coup de, de venir avec une voiture qui, qui est performante. Euh, mais enfin, voilà, vraiment, je, je, suis, je suis bluffé, moi, par ce qu'ils arrivent à réaliser, parce que Euh, confirmer Bahrain, c'était pas forcément gagné, et en plus le faire en, en, en se mettant vraiment au niveau. Alors, il y a toujours Leclerc qui sait faire des performances exceptionnelles en qualification, ça je ne mm. verra jamais ce que le garçon arrive à tirer de ses voitures, mais en rythme de course, il n'y avait vraiment pas photo, et ça c'est. Ouais. Il y a Camion Dubrifiant qui nous dit que c'est pas le meilleur début de saison de l'histoire de l'équipe de Silverstone, mais Fred Zen avait fait mieux avec deuxième et troisième en 99. <rire> Et D'ailleurs, j'en profite pour passer une petite dédicace à Camion de s'il pouvait changer son pseudo en camion d'essence et venir du côté de Montpellier, <rire> ça m'arrange. Oh, oh bah ça y est, mais allez, les gens n'ont plus d'essence maintenant. Oh là là là Ça devient n'importe quoi. Euh, mais mais c'est... Ouais. Alors voilà, comme dit Citizen, effectivement, c'est aussi la voiture qui fait ça, quand elle tourne toute seule, quand elle le bon, en 2022, tu fais pas grand-chose, puis quand tu as des Mercedes et des Ferrari, tu souris un peu plus. C'est sûr que forcément, voilà, ça joue dans le niveau de motivation de la pilote, mais c'est là aussi qu'on qu salue, et c'est pour ça qu'on Qu'on qu parlait notamment d'Alonso et que, que certains parlaient de, de la grinta qu'il avait, c'est que même quand il était 15 ème chez McLaren, il continuait quand même de, de, tu vois, de, de pousser, d'essayer des trucs. Alors que, quoi, on a l'impression qu'effectivement, dès que la voiture n'est plus trop là, il ne va, il va, il va pas forcément hausser son niveau de jeu, en tout cas le samedi, parce que le dimanche, il a toujours été, euh, toujours été au rendez-vous en général. Euh, mais, mais franchement, je suis. Je suis très, euh, très, très agréablement surpris de ce que fait Aston Martin. Et ben bon, pourvu bon, que ça dure, ce serait chouette d'avoir une nouvelle équipe comme ça au, au sommet de la hiérarchie. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Euh, plus, plus ça avance, plus je me dis qu'ils euh, vont commencer à pouvoir croire à une victoire, ces gens cette année. Mais alors, encore une fois, une victoire qui tombera euh, parce que souci, j'ai de bull. Hein, on ne va, va pas se mentir. Oui, euh... C'est pas impossible. Hein, ça peut arriver. Ça, ça, peut faire. Il y a placé, ça dit. Euh... Ce qu'a dit euh, notre bien informé Briator à la presse italienne aujourd'hui, il a dit Mais on, la Red Bull, elle est déjà une voiture aboutie, tandis que la Stone Martin, c'est une voiture entre guillemets vierge qui va encore euh, largement euh, évoluer. Donc, euh, peut-être que la courbe de développement, surtout qu'Aston Martin, ils ont fini l'an dernier euh, euh, à la, la 7e place, donc ils ont quand même plus de, bien plus de temps en soufflerie que, que, que Red Bull. Alonso a promis deux tiers de nouvelles pièces sur la voiture euh, d'ici 5-6 courses. Donc, euh... Elle va encore bien changer cette voiture. J'espère qu'ils ne vont pas la dé dé dénaturer non plus, parce que changer pour régresser, ce n'est pas non plus l'idéal. Après, en fait, l'avantage qu'ils ont, ils ont, le... ils ont la capacité de revenir en arrière au moins. Si, si jamais ils amènent des oui, évolutions qui ne marchent pas, bon, ils savent pas ce qu'ils L'an dernier, euh... il n'y a pas un développement qui n'était pas bon chez Aston. Mmh. Là, à mon avis, Exactement. ça c'est fait Fallows aussi c'est que les développements aéros sont tous très bons et je pense que ça va être pareil cette année et euh, non non moi je, je pense que la, en fait la base de la voiture on disait en début de saison qu'elle était assez simple cette voiture et je pense qu'ils ont fait une base ultra saine qui fonctionne partout, parce qu'on a vu maintenant qu'à Bahreïn comme à Jeddah qui sont quand même de circuits assez différents, la voiture marche et, euh, et, et pour moi il y a que euh, enfin, c'est vraiment que, que du positif pour eux et je ne les vois pas du tout rater une Evo euh, entre guillemets on n'est pas chez As donc euh, pour moi ça va fonctionner quoi C'est un peu comme chez Red Bull, le point faible, c'est un peu la, la, fi la fiabilité pour le moment, parce ouais, qu'ils ont fini que 75% des courses, finalement, avec les deux pilotes. Mm. Mais à chaque fois sur le podium. Et ça, c'est fort. <rire> Et ça, on ne <rire> vous faire, non. Euh, non, mais j'étais content, tu vois, le départ, en plus. Bon, voilà, euh, il, prend, il prend un très bon envol face à Pérez. Bon, après, Sergio Pérez reste la personne la plus, euh, la plus molle sur une défense de départ, j'ai l'impression, quand il part devant. C'est jamais très... Euh... Oh, Pérez, un... à chaque fois il se rate, à chaque fois il dit faut que je revoie mes protocoles mais à chaque fois non, il ne les voit pas, donc... <rire> vois, il pas et du coup bah, il faut se qualifier deuxième quand Perez fait la pole. c'est en général <rire> la, bonne, la bonne place où être euh, mais, mais voilà au moins ça, enfin, voilà, tout, tout le monde revit dans cette équipe de Silverstone et ça fait, euh, bah, ça fait plaisir de les voir, de les voir comme ça euh, bien sûr bon, chez, alors, chez Mercedes ouais, je pense que c'est le mot du week-end euh, C'est-à-dire qu'on a un on a Lewis qui est complètement en dépression. Là, ça y est, il n'est plus là. Il y a, y a Russell qui a, fait, bon, bah, qui, a fait, qui a fait plus ou moins le boulot. Hein. Il, il termine la course 4 Lewis Hamilton 5e, euh, avec des stratégies. Euh, là aussi, ça a un petit peu gueulé à la radio. Hein. On n'a pas trop compris. Euh, on avait Hamilton on avait qui était parti en dur, ouais. qui a fait alors un premier relais qui était aussi euh, mais, euh, innommable. Les pneus durs avec le plein d'essence, c'était euh, absolument horrible. Ça en est beaucoup mieux tiré, évidemment, quand il est passé en médium. Pour le, pour le deuxième relais mais euh, ça ne va plus hein, chez Mercedes là on sent qu'ils sont tous résignés alors Russell était tout content bah. de récupérer le podium évidemment mais il l'a vite perdu ils sont pas si mal en, en, sur la, en termes de hiérarchie finalement ils, donc, ils sont ah, quand, oui. même quand même repassés devant Ferrari c'est quand même quand rien le fait qu'ils soient complètement mais alors les mecs ils sont dévastés <rire> D'être troisième force du plateau. C'est un truc, ça, ça, ça, ça me Après, ça ils, ils, ont les, ils ont les solutions, ils ont trouvé, euh, d'après eux, alors, parce que pour eux, clairement, chaque course qui passe, là, pour l'instant, c'est des courses à éliminer euh, rapidement pour arriver, effectivement, à la version évoluée de la W14. Et, euh, donc, euh, effectivement, on, on va en parler comme ça. Effectivement. En fait, ils font comme l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils maximisent leurs résultats. Donc, euh, bravo à eux, hein, parce qu'ils font quand même quasiment pas d'erreurs Oui. À part peut-être sur la gestion des pneus, sur, sur le choix des gommes, mais encore. Au final, ça, ça, ça retombe bien sur, sur ses pattes. Euh, donc voilà, il marque les points qu'il faut. Euh, ça peut finir en, deuxi en deuxième ou troisième au championnat constructeur, et devant Ferrari, si ça continue comme ça. Donc, euh, et donc, en attendant, effectivement, ces gros gains, parce qu'effectivement, Toto Wolf a parlé de, de gains qui n'avaient jamais, de, de, jamais été vus chez Mercedes, en, en, entre deux itérations de, de, de tests, en soufflerie et en, en développement, euh, développement par ordinateur. Euh, donc effectivement, si ça se traduit correctement sur la piste d'ici quelques courses, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront leurs évolutions-là, peut-être euh, peut vers Imola, je, je sais, ou beaucoup. Ou je ne sais oui. pas quand est-ce qu'ils vont les sortir. Là, je... Ouais. mais euh, mais c'est ça qu'ils attendent quoi effectivement par contre Hamilton il avait la, la, la tête des, des, des, des chiens battus effectivement bah, déjà il se prend une petite une petite roustre, par un ouais. ouais. seul hein voilà ouais. et puis euh, voilà ouais, bon, je... bon, il voilà. faut attendre que ça passe quoi J'ai deux questions. Alors peut-être que j'ai pas assez vu la Q3, mais comment est-ce que Hamilton se prend quand même une demi seconde par Russell en Q3 Parce que a fait vois, du tour. Les réglages, les réglages. Les réglages. En fait, réglages. Il, il, il, il a dit que Russell avait choisi les mauvais réglages, qui ceux qui sont normalement enfin, mauvais, et que pour une fois, il a eu raison, c'était les bons. Ouais. Mmh, est-ce oui, que oui. Russell n'a pas juste choisi les bons Parce que et... <rire> De dire Russell a choisi les mauvais mais finalement c'était les bons, ça fait un petit peu mauvaise foi, genre. Ah, c'est clair. Ouais, non, il a fait une connerie, mais c'est un peu. Ça, ça, il a été un peu de mauvaise foi ce week-end. C'est le côté de la photo. pas qu'il y ait de Mais il s'en est bien tiré. Euh, non, non, mais... et, en, et ensuite, euh, la, la deuxième question, c'est qu'une fois que Mercedes a annoncé après la première course qu'ils abandonnaient leur concept zéro pontant, et puis une semaine plus tard, on a déjà de gros gains, etc. Ça arrive dans 4 ou 5 courses. Moi, ça me semble extrêmement rapide comme, comme timing. C'est-à-dire que lorsqu'il répétait à tout le monde qu'il gardait leur concept zéro pontant, euh, est-ce que c'était vrai Est-ce qu'ils nous mentaient? Ouais. Est-ce que c'était pour endormir tout le monde? Euh, voilà. Euh, comment est-ce qu'on peut. que déjà, ça soit si rapide à leur Wow Waouh, s'ils avaient commencé à travailler dans cette direction en novembre, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Le plan B était déjà lancé. Clairement. Ouais, en fait, c'est ils ont, ils, ont, ils ont. Il y a un élément de réponse dans une phrase qu'avait fait Wolf où il avait expliqué qu'ils avaient testé une autre solution, de plusieurs autres solutions, dont une autre qui était aussi prometteuse, mais qu'ils avaient quand même voulu donner une autre chance au concept zéro ponton. Pour essayer de tirer parti de ses avantages, tout en gommant ses défauts. Finalement, ce n'est pas le cas. Mais en fait, je pense que dans les autres euh, dans les autres euh, solutions potentielles, je pense qu'il y en a une qui fonctionne très bien. Et à mon avis, on va se retrouver avec une Mercedes qui va un peu plus avoir une gueule de, de bah, comme toutes les autres, en fait, avec des, des pontons assez longs, assez, euh, assez hauts. Euh, un peu comme la Williams a changé l'an dernier, en fait. Et, euh, et je pense que là, ils sont en train de peaufiner et de se rendre compte que bah, même en performance aéro, finalement, ça fonctionne très bien, puisque au départ, c'est ce qu'ils espéraient garder avec leur voiture, c'était d'avoir une performance aéro qui soit meilleure grâce au concept zéro mmh. Ponton. Et finalement, euh, non seulement ça va ressortir plus, ni mmh. de la traînée était la pire et tout ça. Donc je pense que, bah, après, c'est Mercedes, à mon avis, quand ils se sont mis à fond sur une solution, ils se sont peut-être rendus compte qu'il y avait mieux à en tirer. Et, et voilà. Alex, oui. Après, Hamilton n'était pas très content non plus de la Toto Wolf. Euh, parce que Toto Wolf a un petit peu lâché aussi euh, pendant la conférence de, de presse euh, des patrons vendredi que c'était euh, Hamilton qui avait effectivement cherché à avoir un, du changement dans son entourage par rapport euh, effectivement au fait que Angela Cullen soit plus sa physio qui l'accompagnait depuis 7 ans quand même euh, et, euh, et j'ai réussi à trouver un verbatim d'Hamilton de, de où on lui pose clairement la question de savoir pour quelles raisons il s'était séparé d'Angela Cullen c'était après la course avant de, avant de partir et il a dit que non il ne donnerait pas ses raisons voilà Donc, euh, ah si je... commencent tous à faire ça, moi, bon, c'est insupportable hein, à un moment donné. J'ai mes, raison. <rire> et, mes et raisons. En fait, ouais. non, parce qu'en fait, ils, ils ont laissé entendre que c'était voilà, presque plus un choix d'Angela Cullen, effectivement, oui, de, ça... de voler vers de nouvelles aventures. En fait, non, c'était va... Wolf vol, vendu la le vol C'était Hamilton qui cherchait à avoir du changement dans son entourage. Elle va... Et Hamilton n'a pas devenir, expliqué. Hein. Voilà, n'a pas voulu expliquer pourquoi. Donc, euh... ouais. et je sais que ça, c est, c est... Ouais. Hamilton n'était pas très content effectivement des déclarations de vol à ce, à ce sujet. Elle va devenir la physio de Verstappen. C'est <rire> ce qu'on a vu ici, Pour revenir sur le concept, chez Mercedes, l'an dernier, il nous disait « Mais oui, on va, on va garder notre concept parce que nous sommes Mercedes et nous voulons avoir des solutions originales. » Aujourd'hui, on a vu un total changement de discours. Où total Wolf dit euh, « voilà, Peu importe, il faut que la voiture soit rapide, même s'il faut mettre un sticker Red Bull sur la voiture. » Euh, eh bien, alors je le ferai. <rire> euh, Peut-être qu'il y a eu aussi une part d'orgueil mal placé ou de fierté un peu personnelle ou, ou trop de confiance tout simplement. Euh, bah, je, je pense qu'il y a qui dans... eu beaucoup de confiance en l'équipe et beaucoup de confiance en Mike Elliott. Et je ne serais pas étonné qu'en fin de saison, ils commencent à, une fois qu'ils auront corrigé le problème et qu'ils auront une voiture saine et tout, qu'ils commencent à, à faire un, un remaniement au niveau du... du... Département technique et que le premier à sauter soit Mike Elliott parce que je pense quand même que le responsable du fiasco, et entre guillemets fiasco, il y a huit équipes qui aimeraient bien avoir le même fiasco, mais euh, c'est lui et je pense que euh, je pense qu'il paiera ah. cher l'entêtement le, de, de cet hiver parce que j'imagine que c'est quand même lui au bout de moment qui a eu, qui a eu le, le, la décision finale Chez, de dire on continue avec le zéro ponton. Chez Ferrari, on aurait dit que le, le, le vrai responsable c'est le, le directeur d'équipe. On aurait pu croire C'est toujours pareil avec ces concepts de zéro truc machin et l'alléger ça marche jamais, il faut, faut prendre du vrai, du gras. C'est ça. je t'adore <rire> Alex. Alex parce que chez Ferrari, ils auraient juste dit de toute façon on visait pas les titres donc c'est pas grave. Donc, euh, bon, voilà, donc, la, la, la... Il dit que tout va bien, tout va bien, on a qu'à sur l'idée là. Non, non, on est deuxième, troisième, ça va. Rantiago <rire> oh, nous dit que McLaren tente le concept zéro. le concept zéro ouais, point. Allez, troisième. <rire> et encore une fois, je rappelle qu'on parlera ce de à la fin d'émission, dans, dans une heure et demie. <rire> je veut pas je... c'est un succès ce concept. Ah, eux, Alors eux, c'est impeccable parce qu'ils vont encore signer un nouveau sponsor, ce mec-là. Euh, oui, et un gros en plus parce que Salesforce, c'est genre. Mais c'est pas déjà un sponsor de la F1 en plus, euh, Salesforce, je crois. Bah, bah, ouais, ouais, ils ont signé. Par contre, ils ont signé Crédit Suisse. C'est peut-être un. <rire> <rire> On a encore le poisson FTX chez, chez Mercedes. Je ne sais crédit. pas comment Zach Brown euh, accommode ses sponsors dans, dans la loge, mais il doit être bien traité quand même pour, pour qu'il signe autant, autant de gens. Je ne fais pas de plus de commentaires. Vais... <rire> il doit être sympa le salon euh, McLaren. Je n'ai pas vu Lord <rire> Phoenix qui avait mis les pontons, c'est la vie. Les pontons, C'est ça? Les pontons, c'est la vie, ça marche qu'avec ça. Alors bref, on rappelle que l'avantage pour Mercedes, c'est qu'ils ont une voiture qui, de toute façon, ne va pas évoluer en, en termes d'agencement sous la carrosserie. Donc, en fait, euh, ils envoient une maquette en soufflerie et au moment où ils ont une bonne solution, ils la mettent. Et derrière, ils ont juste, euh, ils ont juste à accommoder ça, mais ce n'est pas, euh, pas une révolution. Et justement, ils vont seulement pouvoir trouver des bons gains sans faire quelque chose qui va totalement révolutionner la voiture qui, elle-même... Une, un centre, ça n'empêchera pas que ces qualités de voiture zéro ponton resteront, parce que tous les éléments étant ultra serrés, euh, le centre de gravité est forcément plus central, donc, et potentiellement un peu plus bas, euh, s'ils ont réussi à bien agencer vers le bas, donc potentiellement ce point fort restera. Ils perdent juste le côté qu'ils espéraient gagner, qui était une traînée moindre, mais de toute façon on voit bien que ça ne fonctionne pas, la voiture n'a pas des vitesses de pointe exceptionnelles, et euh, quelle que soit la façon dont le zéro ponton est agencé, en fait on voit que ça ne finalement ça ne dirige peut-être pas assez l'air vers l'arrière et vers les éléments essentiels que sont le diffuseur et le beamwing qui permettent eux d'avoir une très bonne motricité et surtout un bon grip à l'arrière donc je pense qu'ils ouais. ont beaucoup effectivement je pense c'est pour ça que les gains sont assez euh, importants les W13 et W14 sont d'ailleurs des voitures écoles hein, pour, je crois. On, on se dit tous que plus une F1 est fine et plus elle ouais. va vite en ligne droite Mais en fait, les W13 et W14 prouvent que ce n'est pas forcément le cas. Ce sont des mmh. voitures qui sont effectivement très très fines à cause de ce concept zéro ponton. Et finalement, elles ont une traînée qui est énorme. Il ouais. faut vraiment penser à une ef comme un tout. Quoi. Est... Ouais. Quelle, est la... Quelle est la forme la plus aérodynamique C'est la goutte d'eau, parce que c'est celle qui tombe effectivement ouais. dans... du robinet. Elle prend la forme la plus appropriée. Donc... Et une goutte d'eau, ce n'est pas... pas une lame de rasoir. C'est une... une bulle. Voilà, qui... C'est comme ça qu'il faut penser à une... une voiture. C'est ce qui, ouais. ce qui est dommage pour McLaren, parce qu'ils ont fait une voiture, la Speedtail, qui est en forme de goutte d'eau et qui va très très vite, ils ne sont pas capables de reproduire ça sur leur F1. C'est donc... ah. <rire> ah, pour Tail... en mettre un. Petit, euh, la Speedtail, <rire> d'accord, elle a des sponsors ou pas J'imagine qu'ils pourraient en faire une avec plein de sponsors. Et <rire> mais j'aimerais un jour, est-ce qu'on est qu pourrait se cotiser pour qu'on gagne un... un tour de l'usine de walking, s'il vous plaît J'ai envie de voir s'il y a des c'est des stickers partout avec des sponsors c'est tout ouvre un tiroir ce tiroir vous est présenté par Coca-Cola enfin tout faire un peu voilà que il y a des écrans avec des pubs qui défilent et tout c'est ça je enfin même si vu euh, évidemment le, le, le niveau de début de saison c'est un peu plus le Walking Dead chez, euh, chez, chez McLaren oh. c'est gratuit oh. c'est gratuit joli, joli. Il je, joli. Non, je, je, comme on je valide en fin d'émission, il ne restera plus que 12 joueurs. Donc, il faut, il faut que ce soit écouté oui. par des gens tout de suite. C'est bien normal. Euh, mais c'est assez, euh, assez... Avançons, compliqué. avançons, avançons. Mais oui, mais avançons chez Ferrari. Hein, parce que Ferrari, Ah non, reculons ouais. alors, reculons, reculons. Euh... <rire> Tandis que, euh, que Ferrari recule, oui. Ouais. Alors, c'est très, très bizarre à faire chez Ferrari, puisque à la fin du dernier Grand Prix, et moi je l'ai croyé, hein, il disait mais à Jeddah ça ira mieux parce qu'on avait deux grandes faiblesses, euh, on, on a un grand point fort, les lignes droites, et justement à Jeddah, il y a plus de puissance moteur qui est demandé, on a un deuxième point faible, c'est la dégradation des pneus, et justement à Jeddah, c'est un circuit qui est moins abrasif. C'est vrai que c'était logique, et moi j'étais premier à le croire, hein, que normalement, au ça va aller mieux. Alors, ça allait mieux en qualif, il faut quand même reconnaître, en tout cas, Voilà, Je pense que Leclerc aurait fini à peu près au même niveau que Verstappen, il fait un, il fait un tour encore hallucinant, et puis il met voilà, une demi-seconde à Sainz, on en reparlera. Mais alors en course, c'était absolument catastrophique. En particulier. alors Pas au début de course, euh, il faut quand même le dire, au moins avec Leclerc, mais en pneus durs, c'était vraiment la catastrophe absolue. Et Sainz l'a dit, hein, la Ferrari elle mange tout cru, elle dévore, elle dévore les pneus. Alors même Jeddah, qui est quand même un circuit sympa avec les pneus, alors certes la Ferrari avait moins d'appui aérodynamique, Euh, mais c'est particulièrement inquiétant et donc je me souviens donc Ferrari disait ça va à l'image d'a c'était pire après les esthéniques verneaux disaient non non mais en fait on n'a pas de problème de dégradation des pneus finalement quand on n'a plus de pneus quand on a plus de pneus on a plus de problème de dégradation de c'est sûr mais en tout cas c'est assez, euh, assez inquiétant pour, pour la suite et euh, je pense que la déprime pour moi elle est presque plus du côté de Ferrari que chez Mercedes parce que moi chez Mercedes ils ont un ouais. peu d'espoir Bah, ils ont de l'espoir, puis ils viennent ils viennent pas, on est en deuxième du championnat dernièrement. Sont... Moi je suis totalement d'accord avec toi, Alex. Pour moi, c'est une des grosses régressions surprises de cette, de cette intersaison, parce qu'au final, la voiture n'a pas forcément gagné en performance pure. On voit qu'aujourd'hui, ils ont du mal à se défaire d'une Aston et qu'ils sont Enfin, ils sont derrière les Red Bull. En tout cas, euh, Leclerc pourrait pas jouer ses 15 pôles de l'an dernier. Je ne sais plus combien il avait fait. Mais euh, par contre, euh, en course, ils sont maintenant quatrième force du plateau. Et encore. Alpine a voulu prendre la sécurité et jouer la, la prudence après l'arrêt en, enfin, en disant on ne va pas courir après Ferrari et on va économiser les pneus. Mais sur quelques tours, euh, les Alpines étaient au même niveau que Sainz euh, et Leclerc, du coup, parce que Leclerc était derrière Sainz. Donc euh, c'est vraiment catastrophique. À partir du moment où cette voiture n'est pas dans la fenêtre de fonctionnement des, des gommes, elle est vraiment très, très en deçà de, de ce qu'elle devrait être. Il se prend deux secondes autour par la Red Bull et être au niveau de l'Alpine et donc derrière la Mercedes. Euh, ouais, c'est pour moi c'est pour l'instant c'est la grosse déception de ce début de saison, Ferrari, en fait, tout simplement. J'étais même inquiet pendant l'intersaison, lorsque le clair a dit voilà, on a construit une voiture qui était plus rapide en ligne droite, mais du coup, elle est moins rapide en virage. Je me dis bah, le but, c'est quand même de progresser partout. <rire> c'est un peu comme en fait, on a l'impression qu'ils changent de concept. En 2017, c'était les virages, puis en deux... après, c'était les lignes droites. L'impression qu'ils font le haut. C'est vrai qu'on a une grosse faiblesse, c'est pas grave, on va, on va la résoudre. Mais du coup, c'est une grosse faiblesse de ce côté. Donc, ça, peut durer, ça, ça peut durer très longtemps comme ça. Non, mais c'est compliqué. C'était exactement le même problème en 2019, ils avaient fait une voiture qui était rapide, mais qui était catastrophique dans les virages lents et en tenue des pneus, et ils ont, ils ont, ils ont été obligés d'attendre Spa pour la corriger, parce qu'ils étaient incapables d'amener un bon développement avant. Et là, avec le plafond budgétaire et les handicaps aéros, j'ai peur que Ferrari, comme l'an dernier, n'amène pas beaucoup de... Alors, autant à Stone Martin on disait tout à l'heure que, au niveau de développement, il n'y avait pas trop de, de, de problèmes, autant Ferrari, je m'inquiète, parce que l'an dernier, ils n'ont pas mis ouais. tant de gains que ça. Et euh, en fait là, là maintenant qu'ils ont une voiture qui a des problèmes, l'an dernier ils ont dit on a une voiture qui est bien équilibrée, on, on, a, on joue quand même des bonnes places et tout et les, les problèmes sont ailleurs parce que Bisoto était persuadé que les problèmes n'étaient pas sur la voiture, enfin c'est différent tout ça, donc euh, ils avaient une excuse à ne pas trop amener de développement, aujourd'hui ils ont une voiture qui ne fonctionne pas en course donc il faut amener des développements et on va voir s'ils ils en sont vraiment capables. Mais la ouais, ouais. Ferrari euh, c'est le point, point d'interrogation effectivement, ma... et en plus... Euh... Et toutes les rumeurs qu'il y a eu dans la presse italienne alors rumeurs effectivement fortement démenties par Vasseur et par et par Leclerc à, à Jeddah mais il n'en reste pas moins que Sanchez est parti euh, que d'autres sont sur le départ que, ce, que ceux qui ne sont pas sur le départ euh, commencent à avoir les chocottes effectivement de ce que va décider le patron euh, ça n'aide pas effectivement à avoir un sentiment de de sérénité à l'usine pour effectivement mener ces développements qui sont ultra cruciaux là parce que c'est quand même... Euh, alors, le fait que la, que la voiture mange ses pneus, euh, c'est qu'on a un, un gros souci, à mon avis, en termes d'aéro, d'équilibre aéro, déjà. Donc, il faudra effectivement essayer de, de retrouver ça. Et euh, c'est dommage, parce qu'effectivement, la Ferrari avait un concept qui était différent de la Red Bull, et qui était euh, potentiellement capable d'être au niveau, et d'être au niveau sur une saison, en tout cas l'an dernier. Euh, Peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas réussi à trouver cette année euh, assez de gains par rapport à ce que Red Bull a pu faire sur sa, sur sa voiture. Et finalement, on va se retrouver aussi avec un concept Ferrari qui sera potentiellement mort, euh, mort après sa, sa deuxième année, quoi. C'est parce que, parce qu'on n'arrivera pas, effectivement, à aller chercher les gains de, que Red Bull a pu faire, que Aston a compris, que Mercedes est en train de comprendre, et que d'autres équipes euh, sont aussi en train de comprendre. Alors, alors, et, alors... Et, on perdre, et on va perdre du temps, et, et, et je crois qu'ils sont en train de le comprendre chez, chez Ferrari. Et j'ai un peu peur que, Que le temps de comprendre ça, ça va être comme chez Mercedes, c'est que ce championnat-là, déjà, je pense qu'ils peuvent l'oublier aussi, clairement. Et passer à 2024, quoi. Parce que deux secondes autour, c'est fou, c'est une claque qui est absolument immense. Surtout à DJ, c'est. C'est normal, parce que comme disait Binotto, c'est une équipe jeune, etc. Mais comme l'a souligné Tomides sur le chat, on voit quand même un gros problème, un gros changement de communication, puisqu'un des gros problèmes de Binotto l'an dernier, c'était la communication c'était. Euh, tout va bien, madame la marquise, où, oui, on a, fait, on a fait une arrestante catastrophique, mais on a quand même mis trois prix sur la voiture d'Unsay, il y en avait quand même trois sur, sur les quatre, c'est déjà pas mal. Et, et, là, et là, chez, chez, chez, chez ma Vasseur, c'est un total changement de discours. On dit, voilà, on n'est pas content, il y a des choses qui ne vont pas, etc. Donc, il y a au moins une prise de, de conscience cet aspect. Le deuxième point, c'est que, euh, alors peut-être il y a quand même de l'espoir, peut-être que... Euh, Peut-être qu'ils ont couru avec moins de puissance moteur suite aux problèmes qu'ils ont eu sur les unités de contrôle électronique, mais peut-être même ailleurs euh, à Bahreïn. Peut-être qu'aussi qu'il y avait eu simplement un problème de réglage. Voilà, non, pas... non, Vasseur va va va a démenti, il a même dit que le, les, deux, les deux batteries de Leclerc seraient réutilisables au courant de la saison parce que c'était une fausse alerte. C'était vraiment dû effectivement, à des, des, des, des fausses remontées dans, la, dans le boîtier de contrôle. C'était vraiment lui le, lui, effectivement, le coupable. Donc, euh... Donc les batteries seront normalement réutilisées en cours de saison donc euh, voilà est-ce qu'ils ont eu ces résultats là euh, le samedi avant la qualif euh, au moment de, de, de, figer les, de figer les specs effectivement, en, term en termes aéros est-ce qu'ils ont effectivement, du coup privilégié un peu plus euh, la vitesse de pointe sachant qu'ils devaient pousser le moteur un peu moins je ne sais pas, pour le coup je n'ai pas la réponse mais, euh, mais de toute façon quoi qu'il en soit c'était au minimum une seconde, une seconde dans les dents donc, euh, en termes de rythme de course donc, euh... Ouais, ouais, c'est ça qui est ça très fait, gênant, c'est que au moins Bahreïn en début de course, la Ferrari, elle donnait un peu le change, enfin voilà, bon, mm -hmm. Leclerc était, était un peu largué par Verstappen mais pas forcément par ça. mais là il n'y a rien eu quoi, Et... alors peut-être aussi que le fait qu'effectivement euh, on va dire qu'on tape encore dessus, mais avoir Carlos Sainz de facto en chef de file c'est forcément plus compliqué euh, de, de <rire> voir quelque chose de, de bon, parce que je trouve que Leclerc en début de course il, il remonte bien, effectivement il se fait reprendre par Verstappen, mais en soi, dans la remontée dans le peloton, il ne m'a pas paru euh, tout à fait en, en difficulté. On sentait quand même que la Ferrari était encore un cran dessus. Mais, mais Sainz devant, bon, euh, il se fait enrhumer par l'extérieur, là, par Stroll ce qui est... Euh, C'était qui... humiliant. Ce qui, ouais. ce qui est la honte, bon, c'est euh, tu coup. dirais... Euh, Moi, c'est pas, pas tant le fait qu'il se fasse dépasser à l'extérieur, parce que c'est un virage euh, rapide, il y a un peu de banking, il y a... Tous les ingrédients sont là pour se faire dépasser par l'extérieur. Mais à aucun moment que le pilote de course, qui est Carlos Sainz, qui est en F1 depuis 2015, qui est en... Qui, fait, qui a fait des années de formule Renault, de machin, enfin il connaît, il connaît son, son, son job absolument parfaitement, qu'il ne soit pas rendu compte que dans ce virage-là, défendre l'intérieur n'est pas forcément super utile, parce que du coup bah, tu viens, le, tu, tu peux bouffer le mec par l'extérieur, ça j'ai trouvé ça fort quand même. Hein, Mais parce il, est, que... il laisse un boulevard à stroll pour préparer sa manœuvre, l'autre mmh. arrive à l'entrée du virage, il est déjà quasiment à hauteur de la Ferrari, parce que Sainz ne l'a pas du tout pris en compte le fait qu'il y a deux trajectoires dans ce virage, il y a vraiment mmh. zéro... Euh, Qu'on appelle Racecraft. et alors moi, j'ai quand même un gros problème avec Ferrari, c'est l'opérationnel, parce qu'on dit la voiture n'est pas bien, mais c'est quoi cette gestion de course Déjà, un, euh, on, a dit, on a viré Rueda, c'est bien, mais maintenant, il faut se virer aussi l'ingénieur de course de, de Leclerc, parce que lui, vraiment, <rire> c'est une catastrophe. Euh, donc, quand même, c'est la Allez, personne qui partie. oublie. Ah, non, mais il oublie de dire à Leclerc qu'il faut qu'il pousse. Enfin, en fait, il ne lui dit pas qu'il faut qu'il suive Sainz de près, parce que Hamilton est au stand. Et quand Leclerc sort du dernier virage, il lui dit qu'il faut que jusqu'à la ligne d'arrivée pour passer devant Leclerc. Pour Hamilton. Et là, tu dis, mais le mec vient demander à son pilote d'attaquer jusqu'à la ligne d'arrivée sous safety car pour passer à un pilote à ce moment-là. Et bah, Leclerc, du coup, lui hurle dessus en lui disant que c'est trop tard et qu'il faut qu'il lui dise ce genre de choses avant. Et, et encore une fois, quand Leclerc lui pose une question, la réponse c'est We are checking. Donc, euh, en fait, il est incapable de lui donner une, une, une seule réponse, jamais. Euh, il est incapable de lui donner une bonne consigne. Et Ferrari est incapable de dire à Leclerc, tu peux attaquer. C'est-à-dire que Leclerc, à un moment, lui a dit, enfin, à un moment, Leclerc a dit, euh, bah, de toute façon, j'ai repris du retard et tout, mais je, je, ne, je ne sais pas si je dois attaquer ou pas. Et personne ne lui a dit, tu peux attaquer Carlos ou pas. Donc en fait, Leclerc, en tant que pilote un peu trop bien élevé qu'il est, est arrivé derrière Sainz. Il a vu que c'était l'autre Ferrari, il s'est dit, on est à Jeddah, circuit compliqué machin. On a une voiture qui est similaire en termes de rythme. Là, encore une fois, c'est faux parce que factuellement la 55 prend une demi-seconde par la 16 et du coup il a réussi à se dire bah, je vais attendre après il a cramé un peu ses pneus et après il n'était plus dans le rythme. et parce qu'une fois que les pneus étaient un peu morts la Ferrari était pas du tout à l'aise avec mais à quel moment quand tu vois le début de course c'est à dire que Leclerc part 12 Sainz part 4 au 15ème tour ils sont euh, l'un derrière l'autre donc c'est quand même qu'il y a un problème ils sont 6 et 7 en partant 4 et 12 Il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école chez Ferrari pour dire, ah oui, là, on a un pilote qui est plus rapide que l'autre, ils ont les mêmes pneus, laissons passer le pilote qui est plus rapide. Et en fait, ils crament la course de Leclerc en, en, en, en ne voulant pas froisser Sainz, parce qu'ils savent que Sainz, s'ils disent ça à la radio, ils vont le froisser et qu'ils vont devoir se battre un peu avec lui. Donc, moi, pour moi, il y a un vrai problème. Euh, Vasseur n'a pas encore réglé le problème, je ne sais pas comment il gère les pilotes en interne, j'ai l'impression qu'il laisse un peu le, le, le dossier pour plus tard, et, parce qu'effectivement, il y a d'autres choses à, à gérer. Mais, Oui. Euh, le, le problème, c'est de se dire qu à quel moment ils vont vraiment donner, va prendre des décisions logiques. C'est-à-dire que là, ce même pas pour être méchant contre Sainz ou quoi, mais c'est que Sainz prend une demi-seconde tout le week-end par Leclerc et à, à aucun moment, Ferrari ne privilégie le pilote qui est plus rapide d'une demi-seconde. Demi ce qui est une demi-seconde, c'est colossal. Donc, il faut, à un moment... Que Ferrari prenne aussi ses responsabilités en tant qu'équipe qui vise des podiums, qui vise des points, qui vise parfois des victoires, de dire on a un pilote plus rapide, on le privilégie au moins sur une course. Et là, en l'occurrence, dimanche, c'était le cas de le faire. Ils auraient sûrement pu aller chercher les Mercedes en faisant ça dès la relance de la CSIK. Parce que Leclerc, à mon avis, avait le rythme pour aller chercher les, les, les Mercedes en rythme pur. En oui, t'écoutant parler, je... Non, pas, je... je non, je dis en t'écoutant parler, même, Manu, j'ai l'impression que Ferrari, en fait, est plugué sur les datas de la FIA, ce qui expliquerait pas mal de choses. <rire> Non, moi moi, je, moi je, je tiens juste à mettre un message à McLaren. Vous voyez ce que ça fait à Manu Vos courses de merde là Allez Non, en non, a non, mais moi c'est. <rire> <rire> oui, il y a une frustration à évacuer. Bon. Ah. J'ai hâte que Sainz, euh, prochain Grand Prix, quand le sera derrière, euh, dise ah, Bah non, je suis devant le championnat du monde, c'est moi le leader. Oui, parce que bon, on, on critique, on critique, excusez-moi. 20 enfin, à 6 je... enfin, ah, quand pas, même. Euh, excusez-moi, mais dans d'autres circonstances, <rire> on aurait dit c'est la piquette, Charles. Donc, euh, voilà, 26. Euh, la messe est dite, il se fait battre deux comptes oui, de suite. À un de de moment donné, euh, Alors, peut... enfin bon, ne serait-il pas un ouais, peu finito, la vie, Charles genre, genre <rire> dit, Je me défoule et tout, mais ce n'est pas pour tirer gratuitement, c'est juste que les problèmes que Ferrari vit aujourd'hui, elle les a depuis l'an dernier. C'est-à-dire que le Xavier Marcos qui donne des trucs complètement euh, lunaires à Leclerc, ça date d'il y a 3 ans, déjà. On rappelle que... Ouais, ouais, mais on rappelle qu'en Espagne 2019... Euh... Le, le, Leclerc pose une question à Xavier Marcos Xavier Marcos lui répond par une question sur la gestion de course Ça date il y a 3 ans, 4 ans presque maintenant donc c'est vraiment pas nouveau et, euh, et en fait donc ça c'est le cas le, le, le déficit euh, en performance de Sainz c'est pas nouveau non plus hein, Ça fait c'est la troisième saison et en fait ils se mettent des bâtons dans les roues alors qu'ils n'en ont pas besoin la voiture est, pas, est un peu ratée euh, la saison démarre mal mettez tout sur, sur le, le, le peu de résultats que vous pouvez avoir, parce qu'en fait, effectivement, en ménageant la chèvre et le chou, en disant non, mais on ne va pas froisser ça, et puis de toute façon, Bon, c'est pas grave, on fait 6 et 7 au lieu de faire 5 et 6, et sept, c'est pas bien grave. Ouais. Bah ouais, vous allez finir quatrième du championnat, assez distancé de Mercedes, parce que Mercedes, par contre, ils vont prendre tous les points possibles. Quand tu dis ménager la chèvre et le chou, donc Leclerc, c'est le, le chou et son... <rire> la chèvre, c'est ça. Et ouais, je vous laisse interpréter comment... les propos. Comme on le dit sur le chat, c'est vrai que Sainz il est en fin de contrat euh, à la fin de l'an prochain, et dans le même temps, on a par exemple un Norris qui se morfond un peu chez McLaren, C'est pas ce que ça peut donner. Mais il a quand mais même encore mais... un an et... Voilà. et 19 courses devant lui. Et comme on l'a dit l'an dernier, euh, il n'était pas, pas vraiment au niveau, on l'a prolongé de deux ans. Là, il vise le, <rire> le 2030-2032. Ouais, je pense, je pense que Vasseur ne le fera pas, celui-là. Là, ça me paraît compliqué. Mais par contre, euh, c'était... C'était Silverstone, je ne sais plus, c'est 2020 ou 2021 où Leclerc est en tête en fin de course de manière un peu inespérée. Il a des pneus à l'agonie, il sait qu'il va se faire déglinguer. Enfin voilà. Okay. Et l'autre, il demande à la radio Leclerc dit oui. Alors bon, euh, quelle position on peut, on peut envisager Parce que lui, tu vois, il a un peu de science de la course et il sait qu'il n'a pas les pneus pour, donc il essaie de limiter les dégâts. Et on lui répond Si tu restes à cette place-là, tu gagnes. Hein. Et il y a Will Buxton <rire> qui est la radio Ferrari pour un 3 secondaire. Des... C'était <rire> 2021, c'est quand Hamilton remonte après sa pénalité. Ah oui, pour avoir sorti donc c'était ça, oui. oui. En 2021, il mène, oui, parce que c'est vrai qu'il mène genre 30 tours, on se dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il qu qu fout là ?» Et, et lui, il savait qu'il allait finir 5 au 6ème au mieux. Il ah non, mais avoir... Et on dit « Ah mais si tu restes premier, tu gagnes quand même. Allez Charles !» et, et je rappelle donc Espagne 2019, pour faire le, le verbatim complet, c'est « Charles, demande à, à Xavi Marcos... » Euh, qu'est-ce que je dois faire comme euh, stratégie, donc est-ce que je dois attaquer ou non, et son ingénieur lui répond, qu'est-ce que tu veux faire Et là, tu te dis, à aucun moment, ce mec-là, quatre ans plus tard, est encore en poste, c'est pas possible. Ah non, c'est quand même grandiose, hein, ça. Mais bon, oui, we, we are checking. C'est peut-être qu'on lui a dit d'ailleurs... Euh... <rire> « Welcome back to you voilà. »« we, we, are, we, are, we are going to ask the FER and We are going to come en back fait, to you » En it. fait, t'as frais de qui est venu voir que oh, bah, moi, Xavi, t'es gentil. Est-ce que tu peux juste me retrouver de l'original de ton contrat Parce qu'il faut qu'on regarde des trucs. Yes, « I am checking !» Et ça I fait trois checking. ans, maintenant, qu'il est checking. Hein, <rire> mais il va pas l'amener son contrat que tu... et c'est qu'il va se faire bien résident. être <rire> pas con Peut-être qu'il sait... Peut qu sait des choses sur Piero Ferrari, on ne sait pas. <rire> Je crois oui, qu'à un moment, il y a, il y a, il y a, il y a un bon 10 ou 12 personnes qui ont des, des dossiers <rire> sur leur supérieur hiérarchique. On avait faim parce qu'il y, y a des choses qui ne s'expliquent pas trop. Euh, mais c'est prodigieux. Darek nous dit, voilà. Euh... Ah, oui, c'était en, en Turquie de 2021 aussi. Voilà, c'était ça, oui, oui. Pardon, c'était en Turquie de 2021 aussi, oui. là, donc avec les pneus intermédiaires, la l'agonie. Et la Claire dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si on reste en piste qu'est-ce qu'on qu qu va faire en termes de position et dit bah si tu gardes Botas tasse derrière tu gagnes non mais c'est c'est pas la question que j'ai posée <rire> garder Botas tasse derrière ce sera pas possible Ce qui fait, bon, fait un bon grand prix pour une fois c'est rare euh, mais c'était compliqué Euh, Yann, Yann nous dit qu'à Barine, quand il, il lâche le moteur, sur le No power, no power, Il dit « Ok, we come back to you non, ». Non, non, tu ne come back pas, tu regardes tes, tes datas. Mais ça me rappelle une formidable phrase qui a été sortie par Romain Dumas pendant, le grand, pendant la course d'endurance de Sebring, les 1000 miles de Sebring ce week-end en WEC, où, euh, en gros, sa voiture, il, il, a, il a eu un problème technique dans le dernier virage, il s'est garé, et, euh, et on lui dit « Bon, mais Romain, sinon, là, euh, la voiture, elle, euh, le moteur, il, il tourne ou pas ?» Il répond, bah si tu regardais les données sur ton ordinateur, tu aurais bien que non. <rire> ça, c'est un... <rire> un petit peu, voilà. et, et Si Leclerc osait parler comme ça à Javier Barcos, je pense qu'il euh, entendrait moins de conneries à la radio aussi. Moi, j'adorerais euh... voir Max Verstappen, je ne sais rien que pour voir les échanges rapides ah, mais, <rire> Ce serait mais <rire> incroyable parce qu'il y a Verstappen <rire> qui est en mode nerveux dès qu'il finit que deuxième. <rire> Oh, il il aurait le droit en plus là parce qu'il a oui, alors là voilà, il aurait le mais l'équipe a fait de la merde, oui, c'est factuellement juste. Ah, Verstappen, j'admire <rire> la, résil... la résilience de Leclerc. Leclerc est, euh, est pour moi la ouais. personne la plus patiente du peloton de la F1 aujourd'hui parce que euh, quatre ans plus tard, euh, se font toujours les mêmes erreurs, les mêmes conneries de communication et tout. Moi, je, Aucun pilote de F1 n'accepte ça en temps normal, franchement. Leclerc est très très gentil. J'espère que. Pour lui, ça va un peu changer, mais euh, au bout d'un moment, sinon il partira juste. Façon, ça, euh... sera, ça sera un, un martyr à, à Sainte-Dévote. En... On va le faire crucifier sur la croix de, de, de Ferrari. Oh. C'est un martyr à Sainte-Dévote, c'est juste quand il sera fait accrocher par Sainz au premier virage à Monaco. Oh merde. <rire> en juillet, on a 8 place. Ah, non, ça non, non parce, parce que ça voudrait dire, que... dire que Sainz Sainte sera qualifié en première ligne. Non, non, ils seront qualifiés 7 et 8. Oui, parce que comme, ah, comme maintenant, la voiture, <rire> elle va un peu mieux en ligne droite, mais elle va beaucoup moins bien en virage. Attendez avec impatience Monaco et toute la clique. Hein. Mais, mais ça va, à Las Vegas, il y a 2 km de ligne droite. Donc, euh, c est, c est, et après, après Xavier et Marcos, il faudrait l'envoyer avec Tsunoda, je pense, pour le réveiller un peu, parce que ça le calmerait. Euh, il serait ferait en <rire> dessus une ou deux fois, ça le ferait bien. Non, pas vrai. mais Tsunoda qui nous a gratifié du team radio de l'année. Moi, je suis désolé. <rire> Ah <rire> ça m'a fait pour dire j'ai failli avoir une, oui, la, une, là, une là, il, il appuie sur il le bouton pour dire ça, c est, c est... Oui, ouais, ça. Que... Ah ouais juste pour faire ah, me suis fait doubler au secours <rire> euh, <rire> la bédine qui demande dans le chat combien de temps on voit avec la caduce ici est est-ce qu'il y a eu Charles Leclerc sans casquette bon, ça a une raison <rire> donc à chaque fois qu'on lui dit un truc c'est plus possible là. euh... Bon si on partait aller vers une équipe où il y a un peu de positif. Enfin, ah à la fiesta mais il y a quand même du positif. Et Alpine. Hein, parce que bon, il était de derrière toi, c'est pas trop là. Comment Franck <rire> C'est rose ou bleu, d'ailleurs, toi C'est censé être rose, là, hein. mais bon, attends, je peux... Voilà, <rire> Allez-y, vous vous parlez, moi, je m'occupe des lumières, voilà, démerdez-vous. Voilà. bourses <rire> <rire> euh, un... Ça, c'est Alpine, ça. Voilà, ça c'est ouais, bien, ça, comme ça. C'est oui, Alpine, euh... à partir de à partir de Bakou, par contre. C'est bien gentil, mais attends, vous êtes bien gentil, mais, attends, mais... Ouais. Vous êtes bien gentils, bon, par contre, je... <rire> moi, je... moi c'est pas encore. Hein. Euh... <rire> mais du coup, bah, les deux Alpine sont dans les points. Huitième place pour Ocon, neuvième place pour Gasly. Ça fait quatre points partout, voilà. Voilà formidable quand même. Hein. Ils sont frérots, mais pas trop. Hein. Ils sont là par contre, on sent qu'il y a une bagarre. Ils sont là, vraiment. Euh, ils ne sont pas là pour tirer l'équipe vers le haut. Ils sont là pour se tirer dans les pattes. Moi, je n'ai jamais vu une équipe aussi solide, aussi soudée, aussi calme. Le chez Alpine, c'était euh... mais... Incroyable Il y a tout qui va ça. très bien chez eux. Alors, c'est vrai que... À la fin. Barra, il me faisait peur, mais finalement... Si on se remémore en 2022, Bahreïn faisait peur aussi. Donc, pas... je pense que c'est vraiment Moi, le circuit dit Il y a pas. deux semaines, à Bahreïn, c'est circonstanciel. il y a... Euh, Gasly rate sa qualif parce qu'il fait des gros changements de réglage en EL3, ce qui est une erreur. Et ça, il l'a mis après. Et euh, fait une excellente course. Et Ocon fait une très bonne qualif et rate totalement sa course à partir du moment où il prend la pénalité. Donc, euh, c'était évident que le potentiel était bien plus important chez, euh, chez Alpine que ce qu'on avait vu. D'autant que, effectivement, le circuit de Bahreïn ne convient pas au concept à 520, euh, que ce soit la 2 ou la 3. Donc. Euh, Donc voilà, non, non, moi je pense qu'ils jouent facilement la cinquième place du, du championnat. C'est pas assez pour une équipe constructeur, on est bien d'accord, c'est un peu morose. Mais, euh, mais c'est quand même pas si mal. Et au moins, euh, ils sont en rythme de course, je les ai trouvés quand même plutôt bons. J'ai trouvé qu'ils étaient mmh. pas loin du groupe de. Un coup ils étaient devant les Mercedes euh, en termes de chrono, un coup ils étaient au niveau des Ferrari. c'est très très loin de Red Bull, mais au final euh, ils sont peut-être en train de faire la jonction petit à petit avec le groupe de tête, je pense on me dit c'est bleu rose pas qu morose de... ben ah tu... <rire> <rire> oui, <rire> oui pardon <rire> dur à dire moi pour Alpine effectivement ça reste encore du milieu de peloton plus mais pas plus quoi c'est ça avance pas quoi euh, ils sont là pour euh... alors si effectivement ils vont peut-être un petit immerser le séparé mais Quand on voit le gap qu'a mis Red Bull à ces équipes-là, est-ce que c'est franchement gratifiant puis, de euh... se dire, on, on arrive à jouer sur le rythme de course avec Mercedes et Ferrari, quoi Et puis Aston, pense... Aston nous montre ce qui est possible, quoi. Sur... Voilà, exactement. Mmh. Donc et euh, ça, le problème. ça marche, ça marche oui, quoi. Mais ça marche pas assez. C'est pour et dans le plan de progression de l'équipe, c'est clairement insuffisant. Après, en termes d'opérationnel, ça allait beaucoup mieux à, à Jeddah, soyons clairs. Euh, en termes de travail, ça allait mieux aussi. C'est dans les points. Ok, ça fait le taf, mais c'est loin des objectifs euh, comme... visés. C'est En fait, c'est voilà, pas, assez... ça, ça reste... pas assez. C'est vrai, c'est pas assez ambitieux encore. C'est pas assez la merde une pour McLaren, être en crise, mais c'est okay. pas assez bon pour, pour, être, pour être satisfait. Vas-y, Alex. C'est comment Ouais. Non, je disais, ils sont quand même battus par, par une McLaren en, en qualification. Enfin, c'est pas, pas extraordinaire encore, oui. Mais en rythme de course, ils étaient quand même assez proches des, des, des Ferrari du de 10e, comme on l'a dit. Ils auraient pu davantage pousser. On, le directeur technique, Materman, euh, a dit aussi qu'il y avait un potentiel de développement qui était grand sur cette voiture, un peu comme sur l'an dernier. Voilà, Mais effectivement, ça aurait, ça aurait pu être mieux né euh, comme l'est la, la Stone Martin, théoriquement. Manu, c'est illuminé quand tu as dit qu'une McLaren avait battu... Euh... Oui. Oui, parce que, parce, que, parce que... Est-ce qu'on est qu ne devrait pas plutôt dire que la McLaren est si, finalement pas si mauvaise, plutôt que de dire que l'Alpine est, est mauvaise, tu vois Peut-être qu'il euh, faut prendre bon, le référentiel à l'inverse. Oui, mais on en parlera <rire> quand on fera le bilan euh, du grand prix. Ah, mais c'est le, Proz le Prozac qui est en train d'agir, c'est pas... Ah, là. ça y oui, est, oui, c'est bien, il a pris en, en prévention, c'est bien. Il commence euh, à agir seulement maintenant. Il a vu la il... pression à monter ouais, avec je... les, les premières équipes, là. Bon, voilà t'as rien, oh, rien de méchant à dire, à dire sur que... As, Alpha Romeo Mar... ou ouais, ouais, ouais, ouais, Alpha Tori ça va c'est bon c est, c est ah, pas... bah si mais rien de plus que d'habitude ça... oui voilà bon c'est pas très gênant <rire> euh... alors je suis d'accord avec Warriors Zero, le problème avec Alpine c'est qu'ils ont un grand potentiel de développement mais ils partent de trop loin et c'est ça moi qui me chagrine avec Alpine parce que, mmh? euh, que ce... de, depuis euh, toutes ces années là euh, 2020 ils font podium en fin de saison mais le début de saison et pas aux attentes Euh, à chaque fois en fait il commence 5 ou 6ème force du plateau voire 6 ou 7 et puis il remonte pour finir 4 euh, ou 5 mais ce serait même commencer 4 ou 5 un jour c'est en fait dernier, ce que Alonso a perçu aussi hein Donc, tandis, que, que euh... à bouger, hein tandis que chez Ferrari il commence premier puis il finit 4 ou 5 <rire> <C 'est ça. rire> <rire> mais l'an dernier Alpine a probablement le meilleur développement de la saison c'est à dire que non seulement ils amènent je crois, quatre Evo majeurs sur la voiture, plus les petites choses à chaque Grand Prix. Et il n'y a pas une seule Evo qui ne fait pas gagner du temps et de la performance. Et si bien qu'en début de saison, effectivement, notamment à Bahreïn, c'est catastrophique, ça va mieux à Jedi et tout, mais en fin de saison, il ne faut pas oublier que certains Grand Prix, ils étaient devant Mercedes en qualif. Donc... Euh, ouais, et, mais... Et, on pourrait s'attendre à ce qu'ils construisent là-dessus, quoi. Alors oui, le, le, le problème aujourd'hui, c'est que pourquoi ils n'arrivent pas à faire la même chose dans, en hiver, en fait Pourquoi ils n'arrivent pas à... à à faire une de synthèse ouais. développement des développements qui et à les implémenter sur un nouveau modèle. Ça, c'est une autre question à se poser. Quand, Li Quand Liberty Media aura mis des grands prix en décembre, janvier, en février, en mars, Alpine, on euh, va être confiant pour eux. Ils ont, en fait, c'est la pause qui leur fait du mal. Ils ont, Il faut, oui. ont en fait, pas, euh... il faut des grands prix. Il faut rouler, rouler. <rire> <rire> On peut en faire 28 par an si je vous le 34, 52, <rire> tout ce que vous voulez, mais a la faute. Là, je ne sais, sais pas. C'est assez, euh, assez compliqué. Si elle nous dit perdre Alonso pour Gasly, c'est vraiment une perte C'est un mauvais sentiment, un mauvais pensée. C'est sûr oui. que de toute façon... Bah, mais, honnêtement, aujourd'hui, en F1, euh, soyons, soyons, soyons clairs. Alors voilà, on va me dire que c'est mon biais. Attendez, j'ai je... accessoires s'il faut. Mais euh, on va me dire que je suis biaisé. Mais euh, à un moment donné, en, en F1, aujourd'hui, perdre Alonso, euh, tu gagnes. Dans quel cas, <rire> si tu récupères Verstappen ou Hamilton, c'est tout. Et encore que en ce moment, est il est un ça. peu plus, un peu plus ouais. en dedans. Donc, euh, ah oui, non, mais euh, Alonso, dans la forme qu'il a actuellement... Avec l'expérience ouais. qu'il amène. Avec, euh, là, là, actuellement, pour moi, c'est le deuxième meilleur pilote du plateau sans problème. Et euh, effectivement, le perdre était une erreur, mais en même temps, ils le perdent, mais ils ouais. ne perdent pas le Alonso qu'on voit peut-être aujourd'hui, même s'il était très bon chez Alpine. mais Je pense que là aussi, il est galvanisé par les bons résultats d'Aston, et euh, effectivement, il, il... on a l'impression qu'il c'est mmh. le Alonso 2005-2007. Ne mmh. vous inquiétez pas, Alonso, il reviendra chez Alpine en 2024. Euh, <rire> sur, sur oui, non, gauche. mais il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut, faut, faut, faut, faut, faut pas revenir à Aston. <rire> il ne faut, faut pas s'inquiéter, il va... Il va foutre la merde avec Stroll, il y a l'air des emails tout ça. Voilà, il y a pas de soucis. Y a, y a mais euh, <rire> mais, mais, mais ah, c'est vrai que, bon, voilà, c'est pas méchant pour Gastly, mais en même temps, aujourd'hui, t'as ouais, sans doute que Verstappen euh, qui, qui est vraiment dessus. Leclerc aussi, je pense qu'on peut quand même savoir Leclerc qui fait vraiment du très bon travail. Mais à part pour moi Leclerc... A, Leclerc un peu, euh... Pour moi, Leclerc est un peu moins décisif en course parce que, justement, il a ce côté où il est peut-être pas assez... Euh, Pourquoi Il peut-être pas assez égoïste en course Euh, je parlais tout à l'heure de l'égoïsme, on parlait un peu de l'égoïsme de Verstappen et tout, mais Verstappen pour moi, dans la déclaration, mais en course, c'est une de ses grosses forces, c'est-à-dire qu'il fait sa course pour ne penser qu'à son résultat et au résultat de l'équipe, évidemment, mais et en fait, Leclerc, euh, bah Leclerc on a l'impression qu'il prend des pincettes, là, il ne dirait pas. Et c'est vrai que des mecs comme Alonso, euh, Hamilton ou Verstappen, c'est leur force, c'est qu'ils sont, euh, sont ultra. Euh, ils, ils lâchent rien du tout, en fait. Hmm. En tout cas, Alpine, on espère qu'ils ne vont rien lâcher. Allez, continue, les gars, on ne va rien lâcher, on va tout donner. Oui. Euh, quand ils tu... doivent enfin, remonter quand même, parce que là, bon, l'inconvénient par non. contre, c'est qu'en Australie, ils auront pas l'évolution là où pas mal de monde en apportera. Donc ouais. pour eux, je pense que le Grand Prix d'Australie sera compliqué. Mais par contre, ils amènent une grosse évo à Bakou, quatrième course de la saison de fin avril, et ça devrait aller mieux à ce moment-là. Bah oui, mais il y a une pause. Ah, bah oui, il y a une pause d'un mois, c'est <rire> pas bien pour Alpine, ça. C est, c est, c est... Eux, <rire> eux, ils ont fait un lobbying pour le Grand Prix de Chine, malheureusement, ça n'a pas, pas fonctionné, mais ils auraient, ils auraient largement préféré qu'il ait lieu il euh, y a une course au sprint à Bacou tout à fait avec Peut-être qu'en fait, il développe, ah, la voiture, euh, il développe la voiture rose de l'an dernier, en fait. il se, se trompe à chaque fois, c'est pour ça qu'il commence pas très bien. Ils pas <rire> qu'elle fait que trois courses, <rire> donc euh, <rire> concentrez-vous oui. sur la bleue, vous avez raison. Euh, ensuite, attention, des points, enfin un point, c'est déjà pas mal, pour As. Ben ouais, parce que finalement, peut-être un peu la, la jolie petite surprise aussi de, de ce... Euh, de ce Grand Prix, parce qu'en soi, l'EA, ce n'était pas du tout euh, à la ramasse, oui, euh, Manu Petit hold-up de Magnussen sur euh, Hülkenberg, qui se fait dominer oui. depuis le euh, début à Bahreïn, et qui arrache un point, alors que Hülkenberg finit 12, je crois. Donc, euh, oui, mais Hülkenberg, c'est un bien, podium, euh... donc, ouais. Ils ont bien coopéré en course, parce que comme oui. les gars qui se détestent, de même, il ne faut pas oublier que Magnussen et Hülkenberg sont évidemment les pires ennemis. Et en oui. fait... Euh... Euh, ils se sont échangés plusieurs fois les positions en course, ça leur a évidemment aidé par des consignes radio, donc il y a eu une très bonne intelligence entre les deux, mais effectivement, Magnussen l'a dit, j'ai très mal commencé la saison, le, enfin, le style de pilotage ne me convenait pas dès les essais hivernaux, et puis on a changé des choses sur mon style de pilotage, ça va mieux, mais c'est vrai qu'on attendait plutôt le Kellenberg dans les points, parce que c'était lui qui rentrait en Q3 ou à e place, mais euh, c'est vrai que Magnussen, c'est aussi un, un rassuré, meilleur. en tout cas, c'est une bonne intelligence, une bonne coopération entre les, les, les deux pilotes, et donc Steiner va pouvoir dire que pour une fois, qu'on a un deuxième pilote compétent et qui fait pas la guerre à un monopilote, ça va mieux. <rire> Dès qu'on enlève Mick Schumacher, de la voiture, franchement, ça fonctionne euh, très bien. Est-ce que vous avez vu une hasse éclater euh, sur ce week-end Pas moi. Non, non, non, Il y avait deux pilotes hein. as sur la grille de départ du Grand Prix, pas l'an dernier. Puis, ah bah oui <rire> <rire> À un moment donné... Euh... Les, les sont là. Ouais. Donc, bah, À un moment donné, hein, euh, hein, quand c'est factuel, les faits ne mentent jamais. Hein, les chiffres... Euh... Ça, ça ne dit que la vérité. Et là, ça vous dit Steiner, que... Steiner, il est en congé en ce moment. Il n'a a rien à de faire en ce moment. Je t'ai dit qu'il son bouquin. Ce week-end, il va aller regarder la, la course de NASCAR à Austin. Donc voilà, il oui, si bon ça. ça roule il est... très bien. Voilà. Il est en train de regarder la saison 5 de Drive to Survive, tranquille. <rire> tu sais, il note les trucs en train de dire « Ah oh, oui, là, vraiment, mais... oh, c'est un fardeau. » Non, parce que je dis une super réplique, tu vois, franchement, je l'ai dit en plus bien. <rire> « C'est un fardeau pour moi, donc ça, je le note. <rire> » Non, mais il va retourner voir les gens de NASCAR qu'il connaît très bien, puisqu'il a été euh, il était en NASCAR avant de revenir chez As. Euh, L'ami Gunter Steiner, c'est vraiment notre ami, je, je ne sais pas. Mais... C'est marrant <rire> de l'avoir. de quelqu'un. <rire> Écoute, visiblement, de Gina, parce qu'il est toujours en poste. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Euh, mais là, je pense qu'il sera content d'ailleurs d'avoir marqué un point. Euh, mais voilà, ça, ça a plutôt bien marché. Après. On connaît As, ça commence bien en début de saison. Eux, voilà. c'est l'inverse d'Alpine. Imaginez. Oui. Vous combinez les mecs de chez As et les mecs de chez Alpine, ils gagnent le championnat. <rire> ils finissent Oui, il finit et dernier très très loin. Oui, ils commencent très mal et ils développent très mal et on est mal maré. Ils sont mauvais ensemble. Ouais, de toute ouais, ouais, façon, ouais. Là, là avec Alpine, euh, j'ai pas cru faire un ride-non, mais à partir d'Alpine jusqu'à la fin du peloton, c'est extrêmement serré. Et on ça se... va se jouer d'un circuit à l'autre. On a vu que c'était très très très serré sur un... En termes de ça, ça se joue au centième de seconde quoi, entre chacun. Donc, euh, n'importe quelle équipe quasiment entre Alpine et la fin du peloton peut rentrer dans le top 10 euh, selon le circuit, selon les réglages, selon les circonstances de course. Une envie Williams se marqué un point sur ce grand prix, ça ne m'aurait pas choqué. Une alpha, un Alpha aussi. Tout était, tout était vraiment possible. C'est vraiment extrêmement compétitif. c'est Alpine jusqu'à la fin oui c'est super mais du coup il y aura des déçus euh, des grands Prix il y aura des, des, des contents à d'autres c'est très très chouette dommage qu'on ait pas ça devant quoi. Voilà. Voilà, si Alpine continue de, tu vois, de remonter un peu dans le classement moi ce qui m'inquiète c'est qu'on va avoir 5 équipes vraiment au dessus du reste et que du coup sans problème mécanique tu as 10 places de régler. là tout le monde est dans les points merci au revoir et donc oui euh, il va falloir être, être très réactif quand le point euh, sera, sera en jeu sur un abandon comme celui de Stroll parce que c'est vrai que si Stroll n'avait pas abandonné les 10 places étaient prises par les Les, les Ferrari, les Red Bull, les, les Mercedes, les, les Aston Martin et les, ouais. et les Alpines. Donc on l'a vu. Un ouais. Une très belle manœuvre de Mike Dixon, euh, Premier bras sur Tsunoda. donc Il se fait doubler, puis Tsunoda le, il doule, puis Tsunoda le redouble, puis hop, il se glisse un peu à l'intérieur, un peu à la Ricardo. Euh, donc, c'était une assez belle bataille euh, de chiffonnier, comme on dirait J'ai trouvé des belles bagarres, moi, quand même, ce week-end. C'est étonnant, mmh, parce ouais. que Jeddah, on s'inquiète toujours, hein, mais... Je crois que les pilotes étaient très propres et qu'on a, a vraiment eu des... on a, on a, des... on a Encore une fois, on en revient à la qualité globale du plateau. On a le meilleur plateau de l'histoire de la F1 sans trop de concurrence, je pense. Et ça se voit, les pilotes sont hyper rapides, c'est très serré. Aujourd'hui, on en est à critiquer, parce que bon, c'est vrai qu'on taille certains pilotes, mais on en est à critiquer les pilotes qui se prennent une demi-seconde par leur équipier. Mais euh, il ne faut pas oublier que c'était un tarif qui était correct, euh, voire normal dans les années 90 donc, euh, ou même 2000. Donc... Euh, On a vraiment un peloton hyper homogène, hyper euh, bon, et c'est vrai que les batailles en piste s'en ressemblent. Je trouve qu'il y a vraiment un gros niveau, même sur les, la, la, la qualité des, des, des attaques contre-attaques. On voit que les pilotes réfléchissent énormément, à leur, euh, même un, ah, un sergeant ou quoi, réfléchissent énormément à la façon dont ils gèrent leurs batailles en piste. Donc, si vous achetez le livre de Manu sur tous les, tous les pilotes de F1, il est directement à la fin pour voir les meilleurs. Ouais. C'est euh, <rire> plus pratique. Oh, bah les Sanjo et toute la clique aussi, c'est pas intéressant. Oui, sur surcotés. Voilà, ouais, <rire> Ils n'avaient même, il même pas de physio. Euh... C'est que franchement, ils n'étaient pas euh, au diplôme. Justement, tiens, en parlant d'équipe qui, qui rate un petit peu, c'est chez AlphaTauri ça se joue pas grand-chose. C'est la dernier tour que Tsoda perd la position malheureusement. Ouais. Ouais. Alors Alpha au c'est le week-end. Ce que je retiens du, du Grand Prix, ce n'est pas tellement les performances de, des voitures, c'est plutôt la, la prestation de Franz Tost qui a déglingué ses ingénieurs. Oui. <rire> ça, c'est quand même... Ah oui, non là, ça c'est chaud. On... Il a dit qu'il leur faisait qu plus dirait, confiance pour va... ceux qui ne sont pas au courant. On va quand même se concentrer là-dessus, je, je pense, hein, sur la factory. <rire> Franz Tost a dit donc qu'il ne faisait plus du tout confiance à ses ingénieurs, puisque les chiffres... On devait faire une super, on devait avoir une super voiture euh, cet hiver. Voilà, on m'a promis des, des, des, des monts et merveilles sur, pour cette voiture capable de, de peut-être pas de gagner le championnat, mais en gros d'aller titiller les, euh, les Red Bull et les Ferrari euh, version 2022 du coup. Pour le coup, et en fait, euh, non, pas du tout. Quoi. Et il les âmes, elle a, mais alors, démonté en place publique, euh, ouais. lors de la conférence des patrons euh, vendredi, et, et sans aucun scrupule. Quoi. Et on peut sentir, je pense, une pointe de... je sais pas, peut-être de, de de mouvement, peut-être euh, en, en coulisses effectivement, comme il y a l'avenir d'Alphatoric en train de se jouer. Euh, moi, je serais pas étonné effectivement que Minslaf et Marco sont en train de, de sceller le sort de cette équipe. Euh, si S'il si, n'y a pas restructuration, euh, relocalisation ou vente, il y a quand même quelque chose qui est en train de se, de se tramer. Et je pense que Tost euh, pourrait en pâtir. Ouais, faut... Le discours de Tos, ça sent quand même le, le discours du mec qui est en train de perdre son truc et qui décide que ce ne sera pas de sa faute. Ouais. Il, mis, il a fait ce qu'il fallait. Parce que... Ou alors il dit à Marco, C'est vraiment... vous il faut me donner d'autres ingénieurs. Ils sont nuls, mais avec d'autres, on va faire du, du bon travail. <rire> Allez bosser pour un gars comme ça. Quoi. Déjà, en plus, c'est un gars qui vous dit que si vous ne bossez pas 10 heures par semaine, vous ne bossez pas. Euh... Si en plus, vous bossez euh, comme des Vrel... Ils, ils ont pas à ce plan. Bon, <rire> Merde, non, oui, c'est ça. Pas... Déjà, ils sont contents. Ils sont pas contents. Ils par mois. Voilà. C'était peut-être ça. 100 mais 500 balles par mois, ça suffit. Vous on ne comprend pas Franz <rire> Tost Là, il a juste essayé d'être plus clair, parce que quand il a dit la dernière Ouais, oh, c'est bon, s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à se barrer. Je pense qu'il s'est dit Ah bah, Marcos, c'est un tendre à côté. Marcos, c'est un bisounours, ça fait ah, le C'est clair. Je Tost il disait juste ça vis-à-vis -vis de ses équipes à lui. Là, il était pas content. Il si, dit eh, Si vous n'êtes pas contents, barrez-vous. Hein, dans mon équipe ils sont pas contents et puis là il dit bon bah ils sont encore restés il se dit bon bah écoutez maintenant on va devoir C est C est... je ne vous fais pas confiance je ne vous apprécie pas, <rire> vous <aimez rire> pas. Vous. mais parlez vous bordel <rire> Comme dit, comme dit Laurentin, il, dit, il, a, il a dit qu'il allait briser leurs os et boire leur sang, c'est un peu limite. C'est vrai. Que... <rire> <rire> ça, parce qu'il sait très mais... bien toast évidemment que si de les licencie pas, qu'ils partent de leur plein gré, ils doivent pas leur inverser l'annuité. Non mais vraiment, mais <rire> on on fait a, pas confiance. Tous les matins, tu on a rentres... une question de. Vas-y Alex. On a une question de Lewis Hamilton sur le chat qui nous demande qui est Franz Toast. Quand même. <rire> <rire> <rire> <rire> non, tu sais, tu rentres quand tu badges chez Alfa tu, tu, tu badges à l'entrée. Puis il y a l'écran et il te met ta photo pour dire que t'es bien. es encore là, toi Tu es nul Dégage T'es encore <rire> là, toi Ça, ça c'est Shalpin, euh, Franck. C est... C est quand t'as mis des brigades <rire> au bug, ils font qui C'est le monsieur, là. Suzuki, c'est l'autre côté. <rire> <rire> Mais là, c'est. Hey, non, Franck Stoss, il est. Euh... <rire> non Je t'ai avec faut se pécher des autrichiens un peu vénères. <rire> Et puis encore une fois, le, est le, le vrai responsable, est le premier, c'est lui. Donc si la voiture est Ouh. pas au niveau, c'est aussi. Mais non, c'est les <rire> pour, pour ceux qui ont accès à F1 TV, qui, ont, qui ne regardent pas, parce que je pense qu'on soit beaucoup à regarder, enfin nous, effectivement, on les regarde, les conférences de presse des patrons qui sont quand même euh, disponibles. Regardez la tête de, des autres patrons qui entourent Tos quand Tos sort ça, c'est hallucinant. Quoi. Les autres, ils n'en croient pas à leurs oreilles. Quoi. Dire ça de ses propres ingénieurs. Alors certes, Wolf, il a plus ou moins fait la même chose en disant que clairement euh, euh, il s'était trompé que Hamilton avait dit machin tout ça tout ça donc les ingénieurs avaient pris un petit peu pour leur grade euh, après Bahreïn voilà mais pas au point de dire euh, je leur fais plus confiance quoi je veux dire waouh il y a ouais, un névige, une rupture quoi. énorme quand même de dire je leur fais plus confiance c'est derrière comment tu veux que cette équipe qui déjà on se rappelle que l'an dernier euh, AlphaTauri fait une évolution mineure dans l'année sur une voiture, un truc qu'on ne voit pas, ils testent une deuxième évolution qui est un museau qui, finalement, oui, vaguement se retrouve cette année sur la voiture, mais sans plus. Comment tu veux que ces ingénieurs-là, du coup, j'imagine, n'ont pas le moyen, parce que pour que l'équipe fasse deux évolutions, c'est pas que les ingénieurs ne travaillent pas, c'est juste qu'on ne leur donne pas les moyens de travailler, euh, et ben, ces ingénieurs-là ne vont pas vouloir, en fait, faire quoi que ce soit. Euh, là, c'est clairement le moyen, meilleur moyen d'avoir une grosse spirale négative dans l'équipe. Euh, et je ne comprends pas Franz Stoss, je ne comprends pas qu'il ne soit, qu soit pas... Il y a un gros problème au niveau de François, quand même, parce que Alpha Toris stagne, quelles que soient les, les, les époques, mmh. quels que soient les résultats, quels que soient. Et je suis désolé, qu'à l'époque où ils avaient une Red Bull bis avec un bon moteur et qui ne faisait que 8e ou 9e du championnat, je pense au début des années 2010, ce n'était pas normal. Il y avait... Là, c'est vraiment un problème opérationnel et un problème de gestion de l'équipe globalement. Donc, à mon avis, euh, ouais, je pense que François, sans le, sans le vent tourner, il a décidé de de faire une vente d'état contre sa propre équipe, ce qui est vraiment, on sait que c'est tous une très belle idée. Et euh, et je plains les gens qui vont travailler dans ce Bin contexte là Binotto que... va revenir chez AlphaTori Tori, tu vas voir. <rire> non, en vrai, c'est bien, ça... il serait chouchouté les gens. Parce qu'on rappelle que c'est le même Oui, bien, <rire> vous... vous êtes bien, mais c'est un venir. je vous C'est <rire> bien, <c 'est> bien <rire> et deuxième place. Ce serait un peu l'inverse, vous, vous êtes les meilleurs ingénieurs mais, du euh, monde. Vous ouais. gens... <rire> ça, il n'y a aucun problème dans cette équipe. Alors, oui, bon on a envoyé un peu de Sto parce qu'on a des juste une mais ça, c'est mineur. Il n'y a aucun souci dans cette équipe. Non, en fait, c'est déjà la personne qui disait que de toute façon, ses employés avec a, si heureux d'être oui. à F1 et que sinon, il fallait qu'ils dégagent. Au bout d'un moment, c'est vraiment quelqu'un qui humainement n'a pas l'air de valoir grand-chose. Et. Euh, C'est même... problématique, parce que ah, l'équipe sencer... dans, une, dans une année comme ça, où c'est hyper serré, où on voit déjà que le De Vries a par exemple du mal à s'habituer, enfin, moi je suis très impressionné du travail que fait Tsunoda sur ses premiers Grands Prix, mm. euh, qui est vraiment très très haut niveau, et euh, avec le, le, les écarts dans le peloton, une, une équipe qui va vite se retrouver tétanisée par ce genre de, de réflexion, va se retrouver dernière très très facilement. Qu'est-ce que euh... vous pensez ouais. Et je vois, je vois pas comment ils vont, ils vont pouvoir. enfin Il faut se relever de, de ce genre de désaveu public de la part du patron. Est-ce qu'il dit ça à sa femme aussi Je n'ai plus confiance en toi. Tu et... <rire> <rire> <rire> te barres. Barre-toi, barre casse-toi Oh là là Ce pas compliqué ça. Tu sais, parce que François, je suis sûr, dans les réunions, c'est le mec en plus. Il pas content de travailler d'autre. Et il montre qu'il n'est pas content en Mais casse-toi, je suis pas content que tu sois là. Barre. Ah non, je vais voir ta gueule aujourd'hui. Ils font les réunions. réunions de débriefing. Bon, bah écoutez, voilà. Donc le débriefing du Grand Prix. Commencer par le mot de l'autre tâche, là, le directeur technique. Vas-y. Bon, de toute façon, c'est que de la merde week-end, donc t'as deux minutes. C'est ça que ça. En fait, c'est Jean-Pierre Bacri est sans samburons, Alors France, c'est le FF1. Tout, tout, tout me fait chier, là, on est juste une barre. C'est une conscience physique en plus. Ah bah oui, mais genre, même, même crâne, donc toi, non, non C'est incroyable. On va juste te dire en parlant des coups de gueule de Manu sur nous, TikTok, 42 000 vues. Euh, c'est bien Manu. Manu est en train d'alimenter mon compte TikTok en gueulant sur tout et n'importe quoi ce soir, donc je suis très content. C'est très malin. Merci Manu. Le nombre, ah, ça ça ça Manu, euh, le nombre de gens que Manu le nombre gens que Manu a voulu virer depuis le début de cette émission. <rire> Par contre, si un jour il y a des gens qui commencent à trouver ta page TikTok et qui se rendent compte que, que, je, que je chie sur tout le monde, euh, ils vont se <rire> retrouver <rire> blacklistés dans tous les sens. Donc... Ah bah non, ça, après oui, mais bon. bon euh, ça, <rire> ça va, là, pour l'instant, à part euh, le fait que tu ne puisses plus avoir d'interview à Sebring, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas trop de, <rire> de, de risques. Ah, tout, tout va bien. Euh, et on n'est toujours pas à McLaren, comme je disais. Attends, Mais McLaren, on ne va pas en parler en dernier en plus tout va mal mais pas si mal que ça euh, c'est <rire> pas ce que le camarade. <rire> c'était donc AlphaTauri voilà alors après AlphaTauri qu'est-ce qu'on a Oh On a Alpha euh, Romeo. ah bah oui mais c'est compliqué J'ai a que Alpha tout le temps dans le nom bon bah Alpha, Romeo. là écoutez euh, Bottas, avait des euh, Bottas avait des Bottas avait des dégâts de toute façon sur sa voiture donc on peut pas vraiment juger parce que c'était c'était un naufrage absolu. Ouais, mais... il y avait forcément une raison Mais, mais, mais de toute façon, ouais, dominé, par Joe, dominé par Joe tout le week-end. Oui, ça lui. par contre, oui. c'est euh, Dommage pour Joe, il se fait, alors, je ne comprends pas, au moment des pit stops, je crois qu'ils ont eu le pire timing possible euh, sur la, la rentrée des stands par rapport au moment où, euh, où ils ont pu, ils sont arrivés tardivement, je crois, euh, sur, le, sur le, le stand ou un truc comme ça, parce que la, Joe était au, en train de se battre pour les points, il ressort 17e, et ouais. euh, Bottas a pris des débris, donc lui il ressort encore plus loin. Et en fait, euh, c'est dommage, parce que le rythme était très bon de la part de Joe, et je pense qu'il pouvait sans problème jouer le, le point de la dixième place tranquillement devant euh, Magnussen si, euh, si tout se passait bien au niveau de la stratégie. Thibaut dit qu'Alformo souffre du syndrome Giovinazzi, c'est-à-dire disparaître totalement de l'enceinte du circuit quand la course débute. <rire> <rire> mais ils, ouais, mais après, après ils, font, ils font le taf, voilà, ils sont c'est c'est ça joue à 10 dixième place c'est à peu près ce que ces équipes ouais, c'est un, un peu transparent comme ça ils n'ont pas le début ouais. de saison flamboyant, flamboyant de l'an dernier c'est sûr ils ont pris un peu voilà, dans, dans le bon peloton enfin dans le bon peloton dans le peloton euh, compact serré de, de, de, des cinq équipes quoi, mais pas encore assez à l'avant je pense et ouais effectivement Bottas surprenant quand même il, il se prend comme une valise cette, cette, ce week-end là par, par, par, mm. par Joe quoi. Ah, bah, en qualif c'est vrai que c'est pas terrible hein. Mm. Ouais, ça, commence, ouais, ça commence à devenir compliqué, mais après, bon. Mais... Tant qu'il vit sa meilleure vie et qu'il mobilise l'équipe, en soi, bon. Non, mais en plus, il, il, euh, il, il avait quelques problèmes pour régler la voiture, il n'avait pas l'air trop, trop mal. Il a juste dit que ça ne fonctionnait pas, qu'il n'avait pas tiré le parti de la voiture. Et je pense qu'en fait, Joe est vraiment en train de progresser. Et à mon avis, il ne faut pas sous-estimer euh, le, le, les, les progrès énormes qu'il a fait en un an. Et je pense que là, il est en train de devenir un excellent pilote de, de, de, de peloton de F1. Et c'est vrai que, par contre, réussir à, à taper Bottas sur l'exercice le, le, le, des califs qui est quand même son exercice fétiche, c'est vraiment pas mal. Ouais. Mais c'est pour ça que je me dis, tu vois, si, si, si Joe commence à s'affirmer, à prendre vraiment de l'envergure dans cette équipe, mais que Bottas reste là, et, et, et on... Je pense que Bottas est dans cette période oui. de sa carrière où il sait de toute façon qu'elle est plus proche de la fin que du début. S'il si, si peut aider bien. un jeune pilote à se développer, tu vois, euh, qui garde l'équipe motivée, ça, ça peut être bien, parce que je pense qu'il se doute aussi qu'il est sans doute là plus en... En, en, comment dire, en, en préparation d'Audi mais qui ne fera pas partie de l'aventure Audi en 2026 donc de euh, toute façon lui il sait que maintenant euh, voilà, il va pas dans un top team certainement euh, je pense qu'il est, voilà, est vraiment dans le moment où il se dit bon bah écoute c'est très bien Joe bah, il, il, ils ont l'air de bien, bien se plaire ensemble et bien, bien s'apprécier donc il est content quand Joe fait des bons résultats donc, voilà, je pense que, ouais, il, fait <rire> peu, comme il fait un peu le récolaine en ce moment il est là maintenant, il juste ah. à y profite Ah oui, je pense qu'il est, qu est vraiment. Euh, il fédère l'équipe un peu autour de lui, autour de Joe aussi. Et je pense que, à mon avis, il fait beaucoup de bien à l'équipe en, en interne, justement, parce que euh, 2021, c'était un peu compliqué. Ils avaient un Raikkonen qui était totalement. qui avait la tête ailleurs, un Joe Vinazzi qui manquait de, de, de présence en interne. Qui et là, ils ont un duo de pilotes qu'il faut. Que... <rire> je... ouais. Voilà. Ah, bon, et. Euh, <rire> Et du coup, euh, c'est vrai que je pense que ça lui fait du bien aussi de jouer le rôle de leader. Et je pense que l'équipe, malgré tout, euh, se construit mieux autour de lui. Je pense qu'on ne peut pas comprendre à quel point Botas. Se se sent bien cette année, euh, il faut mettre en parallèle avec que, sa situation chez Mercedes, où vraiment il souffrait d'être numéro 2, et ça, ça lui fait quelque chose d'être leader d'une équipe et d'être pilote plus expérimenté, donc euh, voilà, on ne comprend pas sa situation chez Alfa, si on ne se souvient pas à quel point il était quand même en, en souffrance euh, chez, euh, chez Mercedes, il l'avait dit, hein, je ne sais plus en quelle année, ou après Sochi, ou les consignes d'équipe, euh, il pensait à tout arrêter. Tu T'imagines, il aurait débarqué avec le mulet euh, chez Mercedes Tout le il en a collé une. <rires> jamais, il t'égage, il est juste contre. Voilà, donc, euh, y a, y, et c'est ça, les laisse. Maintenant, la pression, il la boit. Donc, il est très contre. Là, c est, c est, ouais. De toute <rires> façon, là, plus, il y a pas Yeroubaix bientôt, donc il va, aller, euh, il va aller soutenir sa femme euh, qui va faire l'édition féminine. Donc voilà, il est, il est très bien. Il, vraiment, ça ça. Oui, ça non, non, alors, après, il a vraiment gagné. Hein, c est, c est le, il le dit à chaque fois, c'est le fait d'avoir un contrat sur plusieurs années. Le, ouais. le truc qui était terrible chez Mercedes, c'est qu'il était prolongé d'un an en un an pendant cinq ans. Et ça l'a usé et c'est vrai que là il a ce côté où il sait qu'il a trois ans il... je pense qu'il ne se fait pas d'illusion, il sait que de toute façon s'il n'arrive pas à clairement dominer Joe fin 2024, ce sera fini pour lui et chez Alpha euh, ou peut-être qu'il fera un an de plus pour faire la transition jusqu'à ce qu'un leader arrive pour la période Audi mais voilà et puis euh, c'est pas grave je pense qu'il le vit très bien comme ça et c'est vrai que ça fait déjà dix déjà... ans qu'il est dans le... dans le circus de la F1 donc euh, il a... Il a la majeure partie de scalaire est derrière lui, ça c'est sûr mmh. Il sera content d'être fini tôt, <rire> voilà, c'est tôt et je, je regrette rien bon si on rigolait un peu euh, puisque ça y est c'est le grand moment Eh non <rire> oh, zut alors et non. Là, le, le classement, <rire> est, le, le classement est, est terrible mais pour une seconde de on ne parle pas de Williams tout de suite <rire> puisque Oscar Piastri a terminé 15ème, un beau 15ème de ce Grand Prix 2 de... Pardon, hop, il revient. Ah, au secours eh, Ça y est, j'ai ah. cassé mon affichage. Voilà, ouais. voilà j'ai tout pété. <rire> J'en profite, les gens, baissez vos micros parce que Manu va gueuler. <rire> non, mais alors... <rire> ça va, ça va ruer dans les brancards. Là, le, là, le truc gênant, c'est qu'ils sont 19 et 20e du championnat, les deux, avec 0 points, <rire> avec et que l'équipe est dernière. Voilà, donc là, il n'y a pas rien qui va. Ils ont fini 15e et 17e. Les deux ont cassé leur rond avant au premier tour, si je ne dis pas de bêtises ou Dans les premiers tours, mmh. donc les deux ont dû faire un arrêt de toute non, façon. C'était foutu. Alors, ah, ils ont eu, ouais. ils ont eu euh, ce qu'on appelle communément la, la chance de qu'avait Ferrari dans les années 90. qu'on rappelle qu'à l'époque, Jean Alesi cassait sa caméra et ça allait taper la suspension de Berger qui abandonnait. Et ben là, c'est pareil. Piastri fait une super calife, se fait de, euh, péter son aileron au premier tour et l'aileron en question va taper la voiture de Doris et lui casse son aileron. Donc, déjà, oh, merde. Euh, <rire> Voilà, manque de chance. Et en fait, justement, moi, je ne vais pas être si méchanté avec McLaren parce que je trouve que le bilan global du week-end est bien plus rassurant que celui de, de Barade. Euh, alors oui, ils sont derniers du championnat et ils finissent 15 et 17. Je ne devrais pas être content. Mais au final, euh, Norris, sans son erreur, fait sûrement une Q3. S'il fait une Q3, Piastri fait 11e sur la grille. Parce que je crois qu'il était 10e en Q2. Et euh, s'il part, par exemple, 8, euh, 9 et 11 ou 10 et 11, les deux jouent les points parce que le rythme de la voiture n'était pas si mauvais en course. Donc euh, c'est euh, très cruel, et effectivement, aller voir 19 et 20e au bout du troisième tour, j'étais un petit peu au bout du rouleau, mais quand tu prends les choses un peu de manière calme et tout, euh, pour moi, McLaren, alors c'est pas non plus brillant, ça jouera pas mieux que la sixième place, mais je pense que dans le peloton du bah, le fameux ventremousse dont on parle, ils peuvent largement se, se dénoter et finir sixième sans trop de problème, si ils arrêtent d'avoir de la malchance, et puis de faire des petites erreurs comme ils ont fait ces derniers week-ends. Non, moi, je suis... Euh, bah après, j'ai enfin, fait mon deuil d'une McLaren qui joue les points régulièrement, mais euh, à côté de ça, je pense que dans ce peloton euh, de seconde partie de classement, ils seront largement les meilleurs, et euh, la voiture n'est pas si mauvaise par rapport à ce qu'on a vu à Bahreïn, qui était quand même une catastrophe en termes de rythme. Donc, euh, donc voilà. Après, oui, effectivement, il faut 15 et 17, donc c'est un peu triste, mais euh, c'est plus circonstanciel que réellement dû à la performance. Ça, ça m'impressionne quand même, parce que déjà l'an dernier, à Bahreïn, ils étaient vraiment d'une part... C est, c est... Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un circuit si particulier, en fait, parce qu'on voit qu'Alpine a du mal à Bahreïn, oui, a... McLaren a du mal aussi. Ils n'arrivent pas à courir correctement devant leurs actionnaires, en fait. C'est <rire> un stress, ah, mais... c'est fou. <rire> en fait, Bahreïn... Non, vas-y, vas-y. Ah bah Bahreïn le truc c'est que as des freinages en appui, un asphalte abrasif et beaucoup de vent donc du coup des équipes qui sont un peu sensibles à ce genre de choses c'est à dire je pense à Alpine, McLaren et Williams euh, vivent des week-ends compliqués à Bahreïn et finalement euh, on voit que c'est pas un juge de paix pour le, la hiérarchie la plus fidèle à ce qu'elle est réellement et c'est vrai que du coup, euh, du coup euh, ouais, ça, ça allait mieux là après moi je m'inquiète un peu euh, avant de te rendre la parole Alex sur le la dynamique entre Norris et Piastri, parce que Norris euh... est en train d'essayer de pisser dans les coins ouais. pour euh, construire son territoire. Et ça, à mon avis, ouais. ça va vite, vite dégénérer. C'est ça que je voulais... C'est pour ça que je voulais le développer, parce que ce que Manu entend par pisser dans les coins, ça veut dire que donc, vous l'avez peut-être vu euh, euh, vers la fin de l'épreuve, on a eu des batailles formidables entre Williams et McLaren, qui nous rappelaient euh, les années 90, sauf que évidemment c'était pour euh, les 15 places place, avec donc euh, Piastri, euh, Norris euh, et Sargent, donc, qui se sont retrouvés là, et donc euh, en fait et deux McLaren étaient derrière la, la Williams puis finalement Piastri qui était tout derrière a fini par passer Norris puis par passer Sargent et Norris a fini euh, 17ème Sargent 16ème et Norris 15ème donc Piastri Pia voilà il y a eu... oui Piastri 15ème et donc il y a eu une petite, une petite lutte d'ego puisque donc on a vu euh, on Piastri donc dépasser Norris mais derrière euh... Après course, Norris a dit « Non, mais en fait, euh, euh, il m'a doublé, euh, piastré une fois, puis ensuite je l'ai redoublé, puis il m'a redoublé, mais seulement parce que l'équipe m'a dit, alors je cite la communication radio, euh, « Lui rend pas la vie trop difficile, lui rend pas trop difficile ». Donc, je l'ai relaissé passer. Donc, le message de Norris, c'est un peu le même message que Verstappen à Pérez, c'est que euh, tu m'as passé, mais que parce que j'ai bien voulu, tu ne m'as pas dépassé, je te laissé passer. Donc, on voit, bah oui, on voit que Norris c'est pas non plus un tendre. Hein. En tout cas, on l'a bien vu, de, l'an dernier, il avait un peu changé de comportement lorsqu'il disait qu'il n'avait aucune compassion pour ce qu'il arrivait à Ricardo. Voilà, sauf que là, bon, en tout cas, c'est encore trop tôt pour dire euh, si Piastri prendra la mesure de, de Norris, parce qu'évidemment, c'est quand l'éducation ont été tronqués. Bon, en attendant, c'est vrai que c'est Norris qui fait une erreur en cure hein, parce que s'il si, si, si participe à la séance, c'est lui qui va toucher le mur. En tout cas, bon, en tout cas, Piastri a fait une très bonne séance. Voilà, ça va être une dynamique intéressante à suivre parce que Norris, voilà le, le statut de, de petit pilote prodige. Maintenant, c'est le pilote le plus expérimenté. Euh, il peut aussi se perdre et voilà, on l'a dit plusieurs fois euh, Mais oui, ça a tout à perdre hein, cette année en termes d'imputation et Piastri a tout à, a tout à gagner. Donc, euh, la dynamique sera intéressante à suivre. Alors on va peut-être découvrir euh, de manière encore plus visible un visage moins tendre euh, de Norris. Et on va peut-être aussi découvrir à, à quel point euh, Piastri est peut-être excellent. Euh, voilà, c'est encore trop tôt, encore une fois, pour faire des conclusions parce qu'on n'est que deux grands prix, dont un qui était totalement tronqué pour Piastri. Mais déjà, on voit que pour une 15e place, euh, l'ambiance n'est pas... Euh, pourrait être intéressante si Dave, euh, Dave, Dave Murray dit que cette fois-ci Norris ne manque pas d'air <rire> contrairement <rire> à hein, <rire> ça, et où bon, il manquait d'air ouais, à voilà, chaque arrêt c'était ça en fait oui c'est pas si grave pour McLaren <rire> mais bon, forcément c'est quand même pas une, voilà, une situation très, euh, très réjouissante c'est sûr euh, qu'après McLaren va devoir, euh, va devoir changer les choses pour, euh, pour euh, retrouver son rang parce que clairement cette année 6ème sera déjà bien quoi Ils ont intérêt à ce que les développements promis, qui doivent fonctionner et tout, qui arrivent, euh, fonctionnent vraiment. Parce que sinon, euh, ouais. c'est la porte pour James est, à mon avis. Mmh. On rappelle, la voiture, ils je... disent que la voiture est très bien, sauf qu'elle n'a pas d'appui. C'est réjouissant. Donc, elle n'est pas très bien. Et je, je, pense, <rire> toujours que, euh, je pense toujours que... Enfin, Andreas Stella ne me paraît pas être l'homme de la situation. Je suis non. désolé, c'est très rapide comme, de... comme conclusion, mais je trouve, ouais, il est trop tendre, il est trop effacé, il est trop. Euh... Il a pas, en fait, il n'a pas de responsabilité à ce poste-là. Ils ont peut-être promu quelqu'un qui n'a pas le pedigree pour et ce n'est pas du tout méchant contre lui parce que je pense que c'était un excellent euh, numéro 2 de Seidel euh, voilà. pour gérer un peu les choses un peu plus euh, terre à terre. Mais je pense qu'ils ont besoin d'un meneur d'homme parce que Zach Brown, euh, voilà, il tweet et puis il ramène des sponsors, mais ce n'est pas un meneur d'homme euh, dans les garages, je pense pas autant qu'il le devrait et euh, Seidel était un excellent meneur d'hommes, ils l'ont perdu, et ça fait un gros vide, donc... Euh... Encore. Et qui encore, encore, une, qui encore une personne que Manu je veut tôt. virer. <rire> non, non, je ne veux pas le virer, j'aurais préféré qu'il garde son poste qu'il avait avant, oui. parce que je trouvais plutôt adapté, et euh, je pense que c'est quelqu'un qui amène quelque chose à McLaren, mais là, j'ai peur qu'il leur manque de leadership dans une année où ils en auront cruellement besoin, et notamment pour gérer les pilotes, parce que Euh, on voit que ces deux jeunes pilotes, on rappelle qu'ils ont 24 et 22 ans, donc c'est quand même des jeunes... Même Norris, hein, il est là depuis 2019, mais c'est un très jeune pilote. Il va falloir les, les, les, les mater un peu de temps en temps. Transstos très... va venir. <rire> <rire> ah, ah oui, J'ai ma confiance va. en vous <rire> Ça va filer droit, tu vas voir. <rire> Ah, C'est bon, voilà, lui qui faut. C'est lui qui de, de la poigne, je vois que lui hein, en dispo. Euh... Oui, il va tartiner Zach Bond dans les, les bureaux de walking. <rire> tu arrêtes d'arracher le sponsor, ça suffit maintenant. <rire> il y Zach Brown qui va faire un discours motivationnel façon américain. Oh, guys, I believe in you. Who else believes in you? Come on, guys. Ce <rire> mec, il va demander à tout se lever. <rire> François, tu vas faire non, non, mais tais-toi. Alors là, tais-toi, je tu tu tu tu tu ferme là parce que. Je ce que tu dis ça, ça me gonfle donc, euh... you're a champ mais non t'es pas un champ du tout t'es es grosse merde t'es quoi t'en es marre de tout arrête tu, tu ne sers à rien euh, maintenant si tu permets Zach, je vais prendre la parole bon vous tous autant que vous êtes dans cette salle je ne vous aime je pas confiance. je ne je, n'ai pas, pas vous je pas, je et, pas confiance je n'ai pas confiance en vous. donc démerdez vous mais euh... et si vous n'êtes pas content de ce que je dis barrez vous c'est comme dans The Office où t'avais un nouveau patron qui avait fait une liste des winners et des losers et puis il dit bon bah, les winners prouvez-moi que j'ai raison les losers prouvez-moi que j'ai tort François le problème c'est qu'il n'y a personne dans la première colonne <rire> dans la deuxième il dit bah, et puis, ça est... non, il a dit pas de prouver qu'il a tort de toute façon il pense qu'il a raison donc, ça, vous ne prouvez pas que vous avez tort que j'ai tort parce que c'est impossible donc on euh, va essayer d'en mettre un dans l'autre colonne s'il si y en a un qui peut être correct peut-être m'apporter le café je ne sais pas c'est ah. assez euh, compliqué. En fait, ce que dit Manu, c'est quand même extrêmement intéressant parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de promouvoir là. et il y a vraiment une pénurie, entre guillemets, d'hommes forts pour diriger une équipe de F1, donc c'est... la valse des teams principales, c'était sympathique à voir en hiver, mais alors là, maintenant, du coup, c'est bloqué, c'est fini, quoi. Il n'y a plus... Peut-être Binotto qui pourrait effectivement essayer de retrouver un poste, parce que Binotto, il avait quand même réussi à remonter et redresser Ferrari, certes, pas jusqu'au bout mais amené euh, comme dans une très bonne position mais voilà à part, à part lui euh, voilà ça reste euh... ah, quand tu vois que Williams va chercher euh, James Poulles euh, c'est déjà bon voilà s'il y il euh, y, y a plus le pool euh assez fort de vrai team Principle qui peut faire du. du C'est bon fou parce que Monisha Kaltenborn est encore sur la tour. Il faut bien dire quelque chose. Je sais. Ah non, non, il ne faut pas le dire, euh... dire à Zach Brown. Non, parce que Zach Brown, on va lui vendre le. Coup, on à Zach, tu vas avoir 34 sponsors à côté de voiture. Et en plus, moi, je vais t'amener. C'est Et deux motoristes. Et deux motoristes, et six fournisseurs moteurs, euh, fournisseurs de boîtes. Ça va être génial, Zach. On va faire un travail exceptionnel. Il euh... ah, y, y, y, y a Capito, mais bon, est-ce qu'il veut encore. Euh... Ah non, alors, non, non alors, Capito, euh, il, Capito. Oui, il est parti, lui. Hein. Voilà. Il est pour de vrai. Hein. Là, il y a ce Capito, il est euh... au bord au d'un bord lac avec une canne à pêche. Et il est content. Capito, on finito. <rire> Ah, et il se marre quand il pense à, à tous les gens de la F1. <rire> oh, non, mais mais surtout qu'en plus, McLaren, il est déjà allé. C'était pas, pas folichon. C'était un bon sa gueule. Oui, ouais, ouais. mais Capito était venu ouais, ouais, par le a... lancer. A... Il oui. y a Eric Boulier. Mais bon, Boulier, est-ce qu'il voudrait revenir chez McLaren ouais. Pas sûr. Boulier, dé... Boulier s'est fait têche par Zach Brown. Je pense que même au niveau de Lego, il n'a peut-être pas envie de, de remettre ça. Et, enfin... euh... Non, non, je pense que le problème aussi, c'est peut-être que Zach Brown gère un groupe et qu'il était trop proche de l'équipe de F1 dans la gestion quotidienne, En fait, enfin, au bout d'un moment on le voit, il est dans toutes les réunions et tout est-ce qu'ils n'auraient pas meilleur compte à trouver un team principal qui fasse toute la gestion F1 quitte à ce qu'il ait un directeur sportif comme Stella à côté de lui et que Zach Brown, lui se gère bah, le, la partie commerciale, le groupe complet, parce que ça son groupe McLaren il fait du super taf mais qui s'éloigne un peu de la F1 moi j'ai tendance à penser que, que Zach Brand est peut-être un petit peu trop proche de, de ça et que uh, Seidel ça allait, parce que Seidel bah, lui de toute façon il a une expérience de fou et puis uh, il savait ce que c'était que gérer un gros programme quand il a fait le programme Porsche en WEC, mais euh, pour un mec comme Stella, je pense que Brandon va prendre beaucoup trop de place. C'est vrai que c'est étonnant, parce que finalement, on parlait tout à l'heure des conférences de presse de team, team manager, team principal, il en a fait beaucoup, Brown en fait, de ces conférences-là. Ouais, ben et oui. dans, les team meetings, dans les team meetings et tout. Ouais, ouais, ouais, mais c'est ça. Et quand il y a les team principal qui font les réunions, il y a toujours deux personnes de chez McLaren, donc c'est... Hmm. Ah ah est ah, il, de... il est chez Hyundai, je précise dans le chat. Oui, on me demande à Vidbull, mais non, non, oui, oui. Euh, il est chez Hyundai, il, il continue de faire un étalage de son anglais euh, rallye après rallye, et en plus, les voitures il roulent pas mal. Perfectly fine. Que... I'm totally happy to be uh, on the World Championship. C'est un plaisir pour moi to be uh, on the at, uh, at World, World Championship. <laughs> parce que. Encore une fois, on rappelle que c'est la ne pouvait pas juste parler d'une personne. C'est une compliqué, mais sinon, we are in a very good position, et tu es pas rigolo. Tu parles de toujours faire quelque chose. Euh, mais non, il est, il est très bien là où il est, euh, c'est la Bull, maintenant parce maintenant. Que... Quand même, la possibilité de ramener un titre mondial chez Hyundai, ce serait, serait fou. Je les... <rire> te tous, tous les prédécesseurs qui n'ont pas fait forcément du formidable. Formidable <rire> Qu est-ce est euh... que Jacques Brun a le même problème que Elkan chez Ferrari Jacques Brun étant Jacques, <rire> ah, <bien> <rire> Jacques Brun bien sûr Jacques Brun ne va pas jusqu'à être dans toutes les réunions de la F1 il a... n'y a que Jacques Brun qui fait ça c'est ce bientôt le 1er avril il faudrait qu'on trouve un, un team principal pour McLaren d'ici là quand même Manu, il faut réfléchir. Ouais, ouais, Bidoto, ce serait le plus drôle en fait. De... Ouais, mais les gens pourraient <rire> vraiment le croire. <rire> ouais. Mais <rire> oui, c'est vrai. Rome ça ça être... Denis. Nice, être... <rire> <Ron Dennis rire> Black. Le retour, voilà. du retour. <rire> Encore un crâne de chauve d'ailleurs. Comme toast, ça, ça file droit après. <rire> c'est ça. Dernières années. sur dernières années sur Rome c'était pas. C'est pas folichon, folichon. Hein. <rire> Les dernières années, t'entends la les dernières décennies ou... Parce que bon. a <rire> quand même eu. Non, mais en, en vrai, euh, Denis, à partir des années 2000, c'était quand même pas. Ah, Vettel, c'est pas bête. Ça... Euh... On nous dit Vettel dans le chat, oui, c'est vrai oh, que ça me Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, alors, oui, Da Black, par contre, oui. Vas-y. <rire> <rire> <rire> <rire> Black, lui, en chat, est-ce que, est que vous avez vu cette vidéo Il y a un mec qui a fait un tour du North Life en Tesla. La Tesla avec le yoke, l'espèce le, le, de volant ouais. bizarre, là. il s'appelle a... Sébastien Vittel, <rire> c'est une merveille absolue, le mec sa chaîne c'est Sébastien Vittel, moi je dis bravo, je dis, je dis bravo monsieur. Mais, Et du volant, coup est-ce qu'on là... peut dire que sa chaîne c'est la source de la vidéo ou rien à voir Tout à fait, <rire> c'est wow. valide. pas de soucis. Mais le volant de Tesla, la nouvelle, la, la nouvelle Tesla me rappelle, vous vous souvenez le volant qu'il y avait dans F109 sur Wii Voilà en plastique dans lequel tu mettais ta Winot, il avait la même forme en fait. Donc, euh, il va chercher ses idées à Bailon Musk, on ne sait pas. Euh, si nous terminions, messieurs, avec le, la dernière équipe, du coup, bon, là, là pour le coup, ça va aller vite hein, parce que William, je ne sais pas trop ce qu'on a à dire sur eux. Euh, C'était impressionnant de voir le, le problème d'Albon de, de frein à la radio. Il dit j'ai un problème de frein. Et c'est vrai que bon c'est peut-être le même ingé que chez Ferrari et Leclerc. Il dit oui, oui on va regarder. Il avait dit mais non, mais ça ne va pas du tout. J'ai un problème de frein. Il panique vraiment à la radio parce qu'on est à Jeddah où on a une des vitesses élevées, les... les vitesses moyennes les plus élevées du plateau. Et donc Albon qui est à la limite d'être terrifié, on comprend, il a un problème de frein. Il dit oui, oui mais vas-y, continue. Bah non, et effectivement, il a continué pendant un tour tout en sachant que c'était peut-être son dernier tour dans sa, dans sa... Dans sa carrière, dans sa, dans sa vie. Sa voilà. <rire> <Donc>, euh... <rire> ça... radio, elle a... est elle un peu... C est... C est... Sur YouTube, vous pouvez l'écouter. Ça... C'est vrai que le contraste c'était terrible. C'est vrai que moi, j'étais choqué. Euh, quand que... ai ah fait... oui, j'ai perdu les freins. Oui, oui, on, on regarde. Non, non. L'ingénieur, <rire> ça faisait un peu. Coming back to you. <rire> je, je finis <rire> mon café et je te, je te dis s'il y a un problème, j'arrive. je vois ça partir. Pas, euh... je vois... pas grave, c'est comme ça. Je, je vois partir plein de balles en descente, Je dis mais mais, euh, mais attendez, excusez-moi, mais on va assister à un énorme accident au <rire> bout de ligne droite en mode vision. il n'y a que moi qui étais mal à l'aise. Peut-être, je ne sais pas. Et heureusement, et non, ça... ça a tenu. Oui. Ouais. Et heureusement, il a réussi à ralentir la voiture et à, à rentrer au stand, mais c'était. Mais j'ai une, Pas une pointe de déception pour Williams parce que je les attendais quand même un peu mieux. Alors Albon un peu mieux en qualif, je pense, qu il aurait pu faire et Sargent qui faisait un très bon tour suffisant pour passer en Q2, mais à la fin de son Q1, il va mordre à peine oui, sur la... la petite bande orange à... à gauche, mais pour que quelques centimètres, alors que ça n'apporte strictement euh, vraiment aucun gain, gain dans ce qu'il fait, on lui dit « mais voilà, t'es sorti au dernier virage », il ne peut pas sortir au dernier virage. Et, si, et d'ailleurs, il, eu, euh, <rire> il a eu quand même l'honnêteté de le reconnaître en disant qu'il n'avait peut-être pas assez lu les notes du directeur du groupe, ouais. mais bon, la règle, c'est la règle. Il a reproché, il, il a dit que lui-même, effectivement, aurait dû ne pas tenter le coup de passer la vie, mais il a dit que toute la journée du vendredi, il l'a fait et qu'à aucun moment, il a été rappelé à l'ordre, et que, du coup, il aurait, il aurait aimé plus de clarté de la FIA, Et finalement, on en revient toujours au problème parce que la FIA euh, ne manque pas de ces Mais. Euh, ouais. Moi, je suis... Ouais, c'est. C'est un dommage. Alors, ça, c'est vrai que le coup, quand même, de track limit turn 27. Et tu regardes le truc, il y a un mur à gauche et un mur à droite. <rire> <rire> Où j'ai fait mon track limit C'est ce un peu, un peu ridicule, <rire> ridicule. Un track limit, tu arraches une roue, normalement, à cet endroit. Mais, d'un autre côté, moi, je... là, je. Re... Par rapport à la FIA, ils ont mis un truc très simple en disant vous ne pouvez pas toucher la une blanche à cet endroit-là. Les raisons sont Ils de... n'avait pas le droit. Ils l'ont fait, ils ont perdu leur tour. Basta. Au moins, c'était clair. Mais en fait, non, au bout, bout d'un moment, est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas une... Enfin, il faudrait qu'ils homogénéisent ça. C'est-à-dire, pourquoi, enfin, c'est bien beau de dire, oui, certains, certains virages, vous pouvez, d'autres, vous ne pouvez pas. Au bout d'un moment, il faut homogénéiser tout ce genre de trucs. Ouais, mais là, c'est l'entrée des stands. Ici, pour ça, c'est une zone protégée. Pour moi, il ne faut pas chercher plus loin encore. Mm. Non mais c'est pareil, la, la, la FIA, tu vois, euh, on, a, on a vu des pilotes qui se sont fait euh, prendre un drapeau noir et blanc pour les limites de piste. Euh, les Red Bull, on a vu un ralenti des deux Red Bull qui tracent la chicane, oui. genre en la coupant, le, le virage 22, mais alors ils le charcutent les deux à la suite. Donc j'imagine que s'ils le font tous les deux à la suite, soit il y a un problème sur la piste, mais je pense plutôt que c'est juste genre, une consigne pour attaquer ou je ne sais pas quoi. Et euh, il n'y a même pas eu un truc genre track limit. Enfin, j'ai pas vu ça sur l'écran de la direction de course. Après, que... c'est parce que ils rendent insurmontables. Ils loupent. Enfin, il se loupe un peu. Peut-être qu'ils ont, ont, noté qu'il... La voiture, la, la voiture dans la trajectoire des deux est très, très, très serrée. Enfin, c'est mmh. Léo ça. C'est vraiment genre, il, il rate un peu le point de corps mais du coup, il trace. Et franchement, je pense ouais. qu'ils perdent pas de temps, voire, ils en gagnent. Donc. Euh... Enfin, bon, Alors, Alkaid nous dit au Brésil, il manquent pas mal l'entrée des stands, c'est vrai, mais c'est autorisé. Luc, il y a eu Kunlak aussi qui a, je crois que qui a aussi mordu le mur à un moment. Il a essayé. C'était sur son piste. <rire> il s'est cassé une dent. Il a tourné un peu trop sur, la, sur sa droite, je crois. Il a, il a touché. <rire> c'est <rire> un un truc qui, qui, qui m'énerve aussi, le fait qu'on parle des tracks limites sur un circuit en ville. Moi, ça me, ça me, voilà, ça ouais. me dépasse. Enfin, c'est ah Stroll hein, qui avait ah, coupé cercle, la chicane. <rire> bah... c'est Stroll à Monaco qui avait dépassé les limites de piste. <rire> Si mais... tu mets que des virages où il n'y a pas de limite de piste, tu fais une chastin quoi, hein, tout le long du circuit. Hein. À fond, à fond, ah, à fond. Mais... À fond <rire> la voiture, je pense qu'elle ne tiendra pas, c'est le souci. <rire> c'est un petit peu le problème. Mais voilà. Moi, ça, ça... À mon époque, la limite de piste, c'était un bon mur en béton. Et ça, au moins, ça, ça marchait <rire> bien. Ah, <hein. rire> la, ça a bien marché. J'ai oui. euh, dû prendre... <rire> <rire> Et si tu le prends le mur, on t'a prévenu. De toute façon, François se qu il qu'il savait qu'il pouvait pas faire confiance. Donc... Mais vous croyez vrai que que... Si, si <rire> un pilote sort à un den, il dit « François se j'ai je n'ai plus confiance dans le mur <rire> ». <rire> vous, vous croyez que, vous, vous croyez que le, si c'était l'accident si de Senna en 2023, la FIA aurait dit track pour euh, la, la Williams On n'a pas l'angle, on ne sait pas est ce qui qu va bien, on n'a pas l'angle, il y a juste... On ne on... sait pas où il est, on le pénalise d'abord, ensuite on verra. <rire> C'est absolument un bordel de merde. C'est son, son anniversaire aujourd'hui, non Oui, tout licence. à fait. Il tout est né à mars, donc... Tout à fait. Et on a vu du coup que a... quelqu'un va jouer Ayrton Senna dans un biopic. Oui. Enfin, je dis quelqu'un parce que c'est. N'imaginez pas quelqu'un qui ressemble à Ayrton Senna du coup. C est, c est... Je suis bon, pas sûr qu'il y ait ça ne ça ressemblait pas trop à être... Jameson, et finalement il était crédible. Donc... Bah oui. Je, bon, je bon, préfère qu'il prenne je... un bon acteur plutôt qu'il qu fasse quelqu'un qui... qui trouve un bon pilote. Mais j'espère que ce sera un peu un truc où il est c'est un saint. Qu Est-ce qu'on faire... peut dire que lui, il a fait Drive to Survive Pardon, ah, ouais, bon du coup, bon, s'il l'a fait, il a échoué. Ouais. Mais... On va peut-être s'arrêter ici, du coup, hein, <rire> parce que là, ça devient, ça devient compliqué. Non, non, mais j'espère qu'ils vont faire ça un peu comme le documentaire Sénat, tu vois, vraiment, où genre, où genre après, il y, a, il y a le mec qui joue à la prose, il y a des cornes et tout ça, tu vois, il y a une foule. <rire> tu vois, a une foule <rire> tu vois, vraiment, un, un truc non, mais je qui mais... C'est Netflix qui fait ça quand même, on peut s'attendre à ouais. tout. Ah, bah oui, non, mais c'est vrai j'ai un peu peur parce qu'en plus ils disent que la famille de Sena est impliquée donc j'ai peur que Prost le Brésil le Brésil est impliqué ils vont, <rire> ils vont, ils vont faire une scène. Anton Sena il va arriver au sommet d'une colline avec Ron Dennis à côté de lui alors enfin, ça veut dire waouh c'est grand ici hein. et là-bas qu'est-ce que c'est euh, Ron Là-bas, c'est Alain Prost. Tu ne dois surtout pas aller le voir. Tu ne dois jamais y mettre les pieds à côté de lui. Dans le film, dans le film ils se croiseront. tu sais, Gratos, Prost pense lui mettra des coups de poing dans le ventre ou des trucs comme ça. <rire> Mais c'est quoi ça, ça Suzuka, 1989. L'ambiance n'est pas au beau fixe dans les pieds de McLaren. Là, tu vois, Prost, il joue aux fléchettes sur un portrait d'Earton Cédar. Enfin, ça risque peut-être d'en faire un tout petit peu trop euh, dans, ce, dans ce biopic. Donc On s'excuse par avance, évidemment, s'il y a des fans d'un poste dans l'assistance, parce qu'il risque d'encore passer pas pour, le... pas pour la, la meilleure des, des personnes. C'est pas -ce sympa. Ouais, C'est pas le, le monsieur le plus sympathique euh, là-dedans. Au niveau des... Ah, C'est on ne prononce pas de nom. <rire> <rire> ou, alors, ou alors, ils vont retravailler les trucs. Et, et là, Arton Senna domine la Formule 1 des années durant. En 1988, il remporte 15 des 16 Grands Prix. <rire> il s'impose sont... facilement dans une les... pour le titre mondial. Pareil en 89, 90, 90, bref, voilà. Il n'a aucune, aucune concurrence. Et surtout 94, en 95, 95, <rire> oh, <merde. rire> c'est un remporteur en deuxième titre en 97, bravo à lui, vraiment. <rire> enfin, vous êtes sûr que c'est un biopic <rire> Parce que là, ça devient... D'accord, qu'est-ce qu'il a cette affaire euh, mais, mais, mais du coup, bon... Euh, excusez. <rire> ah, c'est terrible, parce que si des gens... Imaginez, parce que vous savez, le, le, le spoiler qu'on rigole toujours, on dit aux gens, oh, « Ah, ben à la fin, ils meurent tous !» bah Là, euh, là effectivement, non. dans ce biopic-là... Ah, pas tous Pas tous, mais en tout cas, dans le sens le grand méchant. principal... Le grand, oh, tu grand oui, méchant. Là, le, le grand méchant reste en vie. <rire> le croche. grand méchant reste en vie, c'est ça. <rire> <rire> Ou alors, ils vont faire un truc où à la fin, c'est Prost qui se tue à Imola, un <rire> truc horrible. <au> <rire> <rire> oh non. <rire> non, non. Euh, et après, euh, un petit peu compliqué avec la Sénat Grand Prix, hein, quand il y avait un Jean-Lésie dans la Sénat Grand Prix, c'était un peu plus difficile, mais... Ça se passait bien. pas, pas C'est vrai que moi, je demande à chaque fois qu'on ne spoile pas quand je une IndyCar. Donc, s'il vous plaît, ne spoilez pas la prochaine série. Mais façon ça devait sortir l'an dernier, je crois. Hein, mais ça a, ça a pris un peu de retard, ouais, ouais. notamment suite au Covid. Et ça devait faire 8 épisodes et ça ne fera que 6. Mais je pense que ça, le... ça a été annoncé avant le Covid, je crois. Donc, ouais. euh, bon, ils ont dû avoir un petit peu de réduction de budget. Voilà, c'est un peu plus compliqué, euh, effectivement. Mais après, oh, au-delà donc... de ça, ça peut être très bien. Hein. Ah oui, non, non, mais moi, je. laissons un ça change son produit. Voilà, hein, ça, ça, on verra. Maintenant, est-ce que je regarderai ça avant la saison 5 de Drive va ou pas ça, On verra. Euh... On verra plus tard. Euh, au niveau des classements, du coup, eh bien Max Verstappen est en tête du championnat du monde de Formule 1 avec 44 points. Un point d'avance sur Sergio Perez. Qu'est-ce que c'est serré et il ne reste que 21 grimpés. Oh là oh, là, c'est quand même fou. Euh, mais Alonso n'est qu'à 14 points. Ah, il n'est pas perdu. Loin de là, après on a Sainz Hilton à 20 points, George Russell à la 18, Lance Stroll 8, Charles Leclerc 6. C'est quand même compliqué hein, pour le pauvre Charles. Qui est actuellement 8e du championnat, devient ème place pour Bottas à 4 points devant Esteban Ocon. Et puis, dans quelques instants, vous allez voir apparaître sous vos yeux Zebobi euh, le classement constructeur. Mais là, euh, mon truc de streaming a décidé de me dire va te faire foutre. C'est Franz Tost, mon <rire> logiciel de streaming. <rire> <me> <rire> Il n'a pas confiance en Il toi. pas <rire> confiance en moi. <rire> Qu'est-ce qui se passe Ça ne marche plus. À l'aide. Bon, bah là, on voit nos têtes. Enfin bref, bah, pourquoi ça ne veut plus marcher Enfin, ah, ça y est, incroyable. Oh là là, ça ne pris que 27 minutes. Donc vraiment, c'est ah, timide. Bien, Là, si je fais classement voilà oh champion constructeur Red Bull Racing tout, il, y aura, il y aura tout le monde à 0 points <rire> avec <Max> <rire> donc, Ah donc c'est j'espère que vous êtes heureux j'ai mis le vrai nom euh, le nom j'ai mis le nom complet des équipes hein. donc c'est Red Bull Racing on oh Red Bull Power Train <rire> qui le championnat 87 points devant Aston oh, Martin as Aramco Mercedes tu as oublié cognizant cher Aston Martin. non oui. le nom officiel c'est juste Aramco Ils ont... mais, mais dans le nom du châssis, c'est le châssis. Non, je crois que c'est. Ah oui. Je crois que le châssis, c'est Aston Martin et le moteur est un Aramco Mercedes. c'est bien, hein Ou le châssis est un Aston Martin Aramco et le moteur est un Mercedes. <rire> c'est un bordel pas possible. Mais, euh... mais c'est bien le nom sur le site de la F1. C'est pour ça que tu as une Alphatori Honda Red Bull Portal aussi. Mais ce que j'ai as c'est Mercedes et Ferrari 3 et 4. Euh, au niveau du championnat, et on voit clairement qu'il y a déjà un gros gap entre les 4 premiers et les 5 premiers. Comment, euh, Comment on différencie Haas de Williams comme ils ont tous fait euh, dixième. Euh... C'est par la, la, la deuxième meilleure position. Ouais, ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est les autres, autres, ouais, autres. Ouais. C'est ça. Et, euh, et Alphatori avec leur 11 place, permet, ça leur permet d'être devant McLaren. Alors que mmh. Alex, je n'ai ah, plus confiance ça. en toi si tu ne sais pas faire un classement. <rire> euh, <rire> je peux me peut... positionner parce que je cherche du boulot. Donc je... <rire> <Si> jamais... <rire> Il y a des places <rire> qui se libèrent next Gen, -Gen hein, je, peux, je, peux tenter ma... <rire> je peux tenter ma chance. C'est que... là... C'est là qu'on voit la solidarité. <rire> ça n'existe pas ici, ça, monsieur. Vous n'êtes pas, pas au bon endroit. Euh, et donc, nous, on réalise quand on ne sait pas BWT, Alpine Fartime. Enfin, encore une fois, il y a une différence entre la dénomination sponsor et non et la dénomination qui est réellement envoyée à la FIA. Là, j'ai utilisé la dénomination FIA. Euh, mais la voiture s'appelle effectivement une SIA. Je n'ai pas confiance dans la FIA. Moi. Oui, on ressort sur le cas de <rire> personne. Mais bon, malheureusement, on est obligé ça de Pour ça, Michael bien. tu dis que tu cherches du boulot tu pourrais postuler chez AlphaTauri parce qu'apparemment tu peux rester 14 ans en poste sans avoir les compétences requises. ou AG mais tant, tant que j'ai pas confiance en... dans les <rire> gens avec ouais, qui je ça passe donc euh, oui, oui ça pourrait, ça pourrait ouais, être très ça. bien euh... <rire> Antique te dit d'ailleurs pour la tonalité d'Alonso est-ce qu'on était pas sur un circuit à Ramco ah oui je, oh. dis ça, je dis ça je dis rien bref ils ont, comme eh, ils ont trouvé le bon truc hein. parce que si tu chopes les mêmes sponsors que la FA pas de foute de périté. Qu ouais, Sachant qu'Aramco euh, euh, que... qu développe, euh, développe les carburants des futures unités de puissance à partir de 2026. Donc euh, je pense que pour Aston Martin, c'est une série. D'ailleurs, de... bravo Stroll qui s'est arrêté pile sur le, le grand logo Aramco de, du, du banking. Ça, c'est très très bien. Pour les sponsors, ils étaient, ils étaient très contents. Euh, ils <rire> nous disent si c'est vrai, c'est très grave. Parce que ça pas. Euh, enfin, si euh, ça... si c'est si grave, c'est très vrai. surtout. <rire> ça. De toute façon, c'est dit sur Internet. Donc vrai. Prochain Grand Prix, le 2 avril, à Melbourne, à 7h du matin. Ah ouais, bah oui, bah, à un moment prix. donné, hein, le... Le... le temps béni des Grands Prix à 16 et 18h, c'est fini. <rire> suis... suis... suis... Est-ce que tu vas suivre les essais librement à 4h30 le vendredi Bien matin. sûr, j'ai que ça à foutre. Avant que ça vie. <rire> Moi je vais je vais tranquillement arriver au ta ta ta ta, -ta le dimanche à 6h55 et ce sera ce Madame à la... monsieur bonjour <rire> monsieur, bienvenue à Melbourne capitale de l'état de Victoria avec euh... <rire> ben, bon voilà <rire> Ah oui, ça peut porter. Pas... On n'a pas parlé des commentaires de F1 TV cette semaine, ce, ce week-end. Mais il y avait Jackie X, c'était très bien. En plus, on va, on va bouffer du Daniel Ricciardo en plus à un Ah, il va être alors oh, là, il va être C'est lui qui va faire les interviews sur podium. Il va être plus en lumière que Piastri, la pauvre. Le McLaren, le... c'est pas improbable. Moi, par contre, le comment le. Enfin, Jackie X, oui, Jackie X, c'est toujours très bien parce que c'est Jackie X. <rire> par contre, est-ce qu'on a. Vous avez peut-être remarqué chez vous que euh, Jacques-Yves était invité au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il a également été invité bien au bien. Dakar en Arabie Saoudite. Vous êtes un petit peu entendu sur ses commentaires. <rire> Il y a quand même <rire> un moment où Gaëtan Vigneron lui parle... Attends, j'avais noté ça sur, euh, oui, Lucas, oui, sur mais... Twitter. Il y a un moment que je dois partager au monde entier qui était, qui était le premier. Encore une fois, je dis ça, là, c'est avec gentillesse. Ce n'est pas méchant. Là, Ce que je dis, c'est parce que ça m'a plus fait sourire qu'autre chose. Euh, mais c'est Gaëtan Vigneron qui veut lancer Jackie sur un... Voilà, sur le sujet, sur la Red Bull en disant « La Red Bull, elle est stable, elle est vraiment... Mais c'est... Ne bouge pas, quoi Elle est incroyable !» Et Jackie X lui dit « Oui, non, non, mais surtout qu'ici, en plus, c'est un billard Il n'y a, y a pas une bosse, il n'y a pas un réglage de suspension à faire. » Donc là, tu sens qu'il est en train de dire « Bravo aux ingénieurs Red Bull qu'on une bonne voiture Il n'y a pas un réglage de suspension à faire. Il n'y a aucun autre circuit dans le monde qui est comme ça. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire ici <rire> du coup, ça n'a fait que lancer des fleurs aux gens qui ont fait circuit en Arabie Saoudite. Et plusieurs fois dans le Grand Prix, il l'a fait, mais bon, c'est voilà, plus pour un petit euh, côté sympa. Mais... Il, a, il est ambassadeur du, du Grand Prix, non enfin, Il me semble, oui. oui enfin, il est ambassadeur, ouais. je crois, du, du côté sportif en Arabie Saoudite. C'est normal, c'est cette bonne guerre. Mais j'ai beaucoup aimé quand, quand, quand, quand, ai, quand, quoi. quand Vigneron a dit que, quand Vigneron a dit que donc, euh, Pérez pouvait être le premier Mexicain leader du championnat depuis Pedro Reyes. Il a fait Bah oui, à l'époque où je courais, avec les. Et s'est dit, on était là, ça ne me dis pas. <rire> C'était assez sympathique. Euh, merci d'avoir été là, Alex, Franck et Mathieu. C'est encore un plaisir merci de vous arriver. Toi, merci, toi, merci, le chat. Aussi. Merci. Le chat qui est encore euh, une masterclass, si on va dire. Ce sont tous des craquitos dans le chat. Donc le... Un banger. Absolument, c'est un banger cette émission que vous pouvez retrouver évidemment sur YouTube et sur les plateformes de podcast comme d'habitude. Merci beaucoup, on se retrouvera bah, du coup après le Grand Prix d'Australie. Bien sûr, on ne fera pas l'émission à 7h du matin par contre. Moi je, je garde les mêmes oh, horaires. Ah non, on... ouais, c'était suis... super. Euh, Australie, ouais. génial. <rire> ça va être du matin. Le truc. Déjà, <rire> vous voyez, déjà la, vous voyez déjà la gueule que je vais taper au début des essais hivernaux à, 8h, à 8h30. Alors là, 7h30, 7h du matin, ça va même pas la peine d'espérer. Euh, mais rassurez-vous, on en reparlera aussi de ce Prix dès euh, ce jeudi dans le Racing Café, qui sera un, un petit peu long. Il faut parler de F1, il faut parler de F2, il faut parler du WEC, il faut parler de NASCAR, il faut parler de la saison de MotoGP qui commence ce week-end, euh, un, un, un petit peu... De l'IMSA, ouais. du rallye. Ah oui, il y a du rallye aussi, c'est vrai. Ça, j'étais plus Enfin bref, euh, alors, on sait que ça commence à 20h30, on ne sait pas quand ça terminera ce je jeudi, en tout cas, vous êtes les bienvenus, comme toujours, dans le Racing Café et dans le Grand Prix. Ah, on aime bien vous recevoir, on aime bien avoir vos avis aussi, pour pouvoir un petit peu débattre avec vous. Merci beaucoup, les amis, à très bientôt, ciao, ciao. Merci, merci, merci à tous. ciao, Allez, au revoir.